Une qibla présente le monothéisme en Islam.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 ولا تموتن إلا وأنت مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء وتقو الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيب. Ама бад шафрее се од Ислам, така, добиенуване, така, е нова сеанса Allah subhanahu wa Encore une fois, on est à presque à la fin de l'étude de notre livre et de cette série en général. Et Inch'Allah, tout comme la dernière fois, comme tout comme lors de notre dernière séance, Allah, une grande partie de ce qu'on va couvrir aujourd'hui sera réservée à ce qu'on appelle Ça veut dire les paroles qui sont contraires au tawhid soit au tawhid complètement ou bien qui sont contraires à la forme la plus parfaite à la plus idéale de tawhid, de notre monothéisme notre unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala donc commençant ici avec une section qui nous parle de babun la yuqalu assalamu ala Allah une section qui nous explique que on ne dit pas assalam sur Allah subhanahu wa ta'ala donc on est habitué à dire As assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum kaza euh, alors quelqu'un pourrait être porté par erreur avec une bonne intention bien sûr à dire « As-salам» sur Allah subhanahu wa ta'ala. « As-salам» ala Allah subhanahu wa ta'ala. On sait que même Allah azza wa jall « Yusallimu ala ibadihi, nous avons Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même qui fait As-salam» sur ses serviteurs, comme dans le hadith de Khadija radiyallahu ta'ala. Dans lequel le prophète, alayhi salatu wa sallam, il l'a informé que Jibril, alayhi salam, il lui passe le « Salam» d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si quelqu'un penserait par erreur, même si avec une bonne intention, Qu'on peut retourner à sallam à Allah subhanahu wa taala ou bien qu'on peut initier à et on va dire tout comme on dit sallam ou al rasulillah alayhi wa sallam quelqu'un va dire sallam sur Allah subhanahu wa taala eh bien la réponse c'est que non la réponse c'est que on ne peut pas faire sallam sur Allah subhanahu wa taala comme on va l'expliquer بإذن الله عز وجل pourquoi parce que c'est quoi le sens de السلام عليكم ما هو معنى السلام عليكم lorsqu'on السلام عليكم sur une personne فيه قولان مشهوران il y a deux interprétations السلام عليكم لو اسم الله ينزل عليكم ومعنى الكلام نزلت بركه اسمه عليكم السلام عليكم Ça fait référence au nom d'Allah Azza wa Jal qui est As-Salam. «Innallaha huwa As-Salam», donc Allah subhanahu wa ta'ala. «Lui, il est As-Salam», subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'on dit «As-Salam wa alaikum» sur une personne, on est en train de dire «Que la barakah, que la bénédiction du nom d'Allah Azza wa Jal qui est As-Salam, qu'elle soit sur toi» et de ce fait c'est tout à fait normal quand on ne fait pas salam sur Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas besoin de la de la bénédiction subhanahu wa ta'ala et le deuxième sens qui est plus connu bien sûr, de « As-salamu alaykum», « Mas-darun bi-ma'na as-salama, ay-du'aun bi-salamati alayka min Donc là, ça réfère plus au concept de salam, on dit à la personne «Que le salam soit sur toi», pas en tant que nom d'Allah Azzawajal, mais en tant que concept, mafhumun. Alors, c'est quoi le concept de salam dans la langue arabe? C'est quoi la définition de salam Euh, L'un des sens de salam, bien sûr, c'est la paix. C'est le sens auquel on est le plus familier, surtout lorsque les gens ils traduisent salam alaykum par paix sur vous. Mais en réalité, le mot salam dans la langue arabe, il a un sens plus large que cela. Ils disent du'aoun bi as-salamati alayka. Le mot salam, il fait, il euh, n'y a pas de, de mot précis précis. Euh, pour être euh, pour être équivalent au mot SLm en arabe on n'a pas un mot précis qui le traduit en français mais je vais expliquer char de façon approximative c'est le fait d'être sain le fait d'être protégé contre tout mal et toute imperfection. limon en ditune personne un produit par exemple euh, je sais pas moi. Euh, ça peut être des, des, des fruits ou autre chose. On va dire, ça veut dire, elle n'est pas entachée d'imperfection. Donc, quelque chose qui n'a pas d'imperfection ou quelque chose qui n'a pas de faille ou quelque chose qui n'est pas en danger, qui n'est pas visé par une menace ou par un mal ou autre chose. On dit que ça, c'est ce qui est Selimun. Alors, Allah subhanahu wa taala, c'est normal ici que lorsqu'on dit Assalamu alaykum à une personne, c'est le fait qu'on est en train de lui faire de un douaa que Allah azza wa te protège contre tout mal, que Allah azza wa il te sécurise, que Allah subhanahu wa taala te protège contre toute faille, contre toute imperfection. Et bien sûr, Allah Azza wa il n'a pas besoin de protection. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le parfait subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, c'est normal qu'on ne puisse pas dire salam sur Allah subhanahu wa ta'ala, que le salam soit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le prophète, salam, il a dit à, à, à ce sens Il a dit à, à propos de la question de dire salam sur Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith authentique, حديد ابن ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala عنه rapporté par al-Bukhariya muslim il dit إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان و فلان il nous dit ici que ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala عنه à une certaine période de l'islam à une certaine époque de l'islam nous ça veut dire certains des Sahaba radıyallahu ta’ala anhum ils disaient dans leur salats les ulama, ils, ont, ils disent ça veut dire dans le dernier tashahud lorsqu’on dit tayyibat alors certains des Sahaba dans leur salats à la fin ils disaient assalam sur Allah assalam sur fulan et sur fulan tout comme on fait aujourd’hui dans notre tashahud salam ala علينا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحِينَ Donc, eux, ils disaient السلام sur telle personne. السلام sur telle personne. Et avant ça, ils disaient السلام sur Allah عز و Alors, le prophète, صلى الله عليه leur a proscrit de le faire. Il leur a, a défendu de, de dire cela. Il a dit, عليه الصلاة والسلام, لَا تَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَمُ Ne dites pas السلام sur Allah, car c'est Allah Azza wa Jal qui est السلام, subhanahu wa ta'ala. Donc, إِنَّ اللَّهَ هُو السَّلَمُ السَّلَمُ C'est l'un des noms Azza wa Jal. Et de ce fait, on dit pas السلام sur Allah. Et dans un autre hadith qui n'est pas dans Bukhari et dans Mousselim, rapporté plutôt par Tabarani ainsi que Al-Bazzar, mais authentifié par Al-Bani, رحمه الله تعالى il dit le prophète, عليه الصلاة والسلام, السلام اسم من min الله وضعه الله في fil-Ardi Ou في fil-Ardi Que salam, c'est l'un des noms d'Allah Azza wa Jal Qu'il a mis, qu'il a établi sur cette terre Il dit, وسلم, Alors, propagez le salam فَإِنَّ الْرَجُلَ الْمُسْلِمَةِ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةً بِتَذْكِيرِهِ إِيَاهُمُ السَّلَامِ dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam car le musulman lorsqu'il passe par un groupe de personnes et qu'il leur dise assalamu alaykum et qu'il répondre son salam Si tu dis à un groupe de personnes, c'est toi qui passes et c'est toi qui initie. Tu passes par eux, tu inities en disant « Assalamu alaikum ». Lorsqu'ils vont te répondre, il dit le prophète « Tu vas avoir » Un niveau supérieur à eux auprès d'Allah azawajal en termes ici de récompense et de et de vertu parce que tu leur as rappelé assalam c'est toi qui a causé le fait que eux ont en fait aussi assalam et si ils ne lui répondent pas si tu dis à un groupe de personnes et qu'ils ne vont pas te répondre eh bien qu'est-ce qui se passe La bonne nouvelle, il dit le prophète sallalahu alayhi wa sallam, il va avoir de meilleures créatures qui vont te répondre assalamu alaykum. Des meilleures créatures que ces personnes-là, ça veut dire Allahu ta'ala a'lam, les al mala'ika alayhim assalam, les anges alayhim assalam. Donc ça c'est une courte section que nous avions ici et encore une fois, en résumé, on ne peut pas dire assalam sur Allah subhanahu wa ta'ala et on doit connaître que Allah azza wa jalla, c'est lui assalam. Inna Allah هوا السلام سبحانه و تعال Passons à la prochaine section ici encore une fois dans المناهي اللفضي les choses qu'on ne devrait pas dire parce qu'elles sont contraires du moins au sens le plus parfait, le plus complet du tawhid d'Allah سبحانه و Et comme on a mentionné, parfois certaines choses, elles sont interdites parce qu'elles remettent en question notre croyance d'un tawhid, elles sont plus graves. Et parfois certaines choses, euh, on ne peut pas les dire ou on ne devrait pas les dire parce qu'elles sont contraires au adab au bon comportement, à l'éthique, euh, au respect que nous devons à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allahumma gfirli in shi'ta. Donc les ulémas ils disent que on ne devrait pas dire dans notre y ya Allah pardonne-moi pardonne-moi si tu veux. Donc on ne dit pas Allah azza wa jalla ya Allah ighfirli in shi'ta pardonne-moi si tu veux. Okay, donc ici, « si tu veux » parce que ça peut porter le sens de « si ça ne te gêne pas ». C'est comme si parfois on se sent mal à l'aise de demander quelque chose à quelqu'un. On va dire « si tu veux, tu peux venir avec moi ».« Si tu veux », donc « si ça ne te gêne pas » ou bien « si tu es capable » ou bien « si tu n'as pas de difficulté à le faire ». Donc, on ne dit pas « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux ».« Les « annavelika » comme je disais « يَقْدَحُوا فِي كَمَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ Que ça, c'est comme, même si on n'a pas l'intention de le faire, mais c'est comme si on porte ici atteinte à la perfection et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, entre autres, ils le disent les ulama, يُشْعِرُوا بِأَنَّ السَّائِلَ غَنِيٌ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ Ça peut donner l'impression que la personne, le sa'il, la personne qui est en train de faire le dua, comme si... Elle n'a pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'est pas vraiment dans le plein besoin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de dire « Ya Allah, si tu veux, pardonne-moi. » C'est comme si ici on est en train d'exprimer qu'on n'a pas pleinement besoin du pardon d'Allah azza wa jalla. Si Allah il veut, il me pardonne. Sinon, ce n'est pas grave. Donc c'est ça, c'est un sens qui peut sortir ici de cette impression deuxièmemahzour deuxième problème comme on a mentionnéallah ça donne une impression qu'en quoi Allah جل, euh, il est qu'en train de répondre donc parfois comme on dit quand on dit à la personne si tu veux faire telle chose tu peux la faire moi je la demande mais Si tu veux. C'est comme si on est en train de contraindre la personne ici, la mettre parfois. Donc, parfois, le fait de dire « si tu veux », c'est avec une certaine intention ici de mettre la personne mal à l'aise. Donc, c'est comme si on va contraindre, mettre de la pression ici, manipuler la personne afin que elle nous donne ce qu'on voulait avoir. Donc, la même chose ici. Dire à Allah Azza wa ta'ala, dire « Allah, pardonne-moi si tu veux », c'est comme si on a contraint Allah azza wa jall on lui donne le choix et c'est lui qui doit choisir par la suite iyadah billahi subhanahu wa ta'ala et troisième chose aussi un autre mahdhur un autre problème avec cela disent les ulama yush'iru bi anna Allah ya'jizu an ou ya'dazu an ijabati al-umuri al-azima ça donne l'impression que Allah azza wa jall lui-même subhanahu wa ta'ala il est incapable de répondre aux grandes choses qu'il y a des choses qui euh, C'est un peu problématique pour Allah Azza wa Jal. subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est comme si on est en train de dire, « Ya Allah, si ça ne te gêne pas, si tu n'as pas un problème avec ça, alors pardonne-moi. » Donc, c'est comme s'il y a des choses qui sont trop grandes pour Allah subhanahu wa ta'ala. azza wa Et de ce fait, on ne devrait pas dire, « Ya Allah, pardonne-moi si tu veux. » Ça, c'est en termes de sens en tant que tel. Mais c'est quoi le dalil Bien sûr, on revient toujours au dalil. Le dalil, c'est le hadith authentique du prophète, salam, rapporté par l'imam Al-Bukhari, ainsi que l'imam muslim, hadith de Abu Huraira, que le prophète, salam, il a dit, « La yaquul ahadukum, Allahumma aghfir in shi'ta, Allahumma arhamni in shi'ta, que nul parmi vous ne dise, « Ya Allah !» Sois miséricordieux envers moi si tu veux. Ya Allah, pardonne-moi si tu veux. Il dit le prophète sallallahu alayhi wasallam, liya'zim al-mas'ala, liya'zim al-mas'ala qu'il fasse son dua avec un azm. C'est quoi ici l'azm L'azm c'est ça veut dire en coup, il y a pas il y a pas de taradud, il y a pas de il y a pas d'incertitude. Il faudrait faire un dua qui est définitif, qui est qui est clair et dire à Allah azza wa jalla, ya Allah Pardonne-moi, ya Allah soit miséricordieux envers moi, subhanahu wa ta'ala. Donc là, le dua, on va le faire de façon sincère et de façon pressante. La personne, elle a le plein khouchou, le plein yakin en Allah, subhanahu wa ta'ala. Après ça, il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fa inna allaha la mukriha lahu, Allah azza wa jalla. il n'y a personne qui ne l'oblige. Il y a personne qui oblige à Allah, subhanahu wa ta'ala, de faire telle et telle chose. Donc, ce n'est pas à nous de contraindre Allah, azzawajal, de lui imposer des conditions, encore une fois, de dire « in Parce que « in ici, c'est le « si », si tu veux. « Si », c'est une condition. Donc, on est en train d'imposer à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans la narration ici de l'imam muslim, alayhi rahmatullahi ta'ala, dans une autre narration du même hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « wal alors il dit qu'il demande beaucoup qu'il soit très euh, qu'il ait beaucoup d'espoir et de volonté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire demande tout ce que tu voudrais avoir et demande-le avec ilha ay li yulih fi al talab avec insistance ça veut dire que ton doua soit insistant qu'il soit définitif c'est comme ça que allah azza subhanahu wa ta'ala il répond à notre doua fa inna allah la yata'azamu shay'un rien n'est trop grand pour allah subhanahu wa ta'ala rien de ce que allah azza il donne ce n'est Trop grand pour Allah subhanahu wa ta'ala car Allah azza wa jal, il est bien sûr Al-Kabir, Al-Azim, c'est lui le plus grand, c'est lui Al-Jawadul Karim, c'est lui le tout généreux subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un pourrait nous poser ici comme question, comme les ulama ils mentionnent, pourquoi est-ce que dans certains duas prophétiques, dans certaines invocations prophétiques, nous avons justement ici une condition dans le dua, comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Sahih al-Bukhari, كَانَ إِذَا عَادَ مَرِضًا قَالْ لَا بَأْسَ طَهُورَ انْشَاءَ اللَّهُ Lorsqu'il visitait un malade, il faisait un dua pour ce malade, et il disait quoi, عليه الصلاة والسلام, طَهُورَ انْشَاءَ اللَّهُ طَهُورَ c'est purification, ça veut dire, cette maladie, elle purifie tes péchés. Et après ça, il disait le prophète, صلى الله عليه وسلم, انْشَاءَ Alors, pourquoi dire, انْشَاءَ اللَّهُ que la maladie pur péché alors qu'on est en train de dire normalement c'est pour l'istitna si Allah il le veut donc est-ce que ça ce n'est pas contraire au fait de ce qu'on vient de mentionner juste avant ça veut dire que lorsqu'on demande à Allah on ne pose pas de question les ulama ils disent non les ulama ils disent que le sens ici du dua du prophète pour le malade ce n'est pas Si Allah, il veut qu'il purifie tes péchés. Si Allah, il ne veut pas qu'il purifie pas tes péchés. c'est pas ça le sens. Les ulamas, ils disent Que ça, ce n'est pas un vrai dua au vrai sens des mots. C'est plutôt un khabar. Khabar ici, c'est le fait de d'informer la personne de quelque chose. Ça veut dire on n'est pas en train de dua de dire ici et o malades que Allah Azza wa Jall purifie tes péchés insha Allah. On est en train de, de lui dire tes péchés seront purifiés insha Allah. Pourquoi ici insha Allah C'est parce que ce n'est pas pour tous les malades que les péchés seront purifiés. Comme il nous le mentionne Cheikh Ibn Uthaymin, رحمه الله تعالى, وذلك لأن المريض قد يكون مرضه طهورا له وقد لا Fa'ou can هذا mari do la miaber ou aqalbu memlo on mena taxoté à Allah ya a la ya horan car comme il, nous explique, comme il nous explique ici, car si le malade sera éprouvé par cette maladie, mais qu'il n'est pas patient, il n'est pas endurant, et que son cœur il est plein de frustration envers Allah' a zoden, « Eh bien, certainement, cette maladie ne sera pas tahour pour lui, ne sera pas une purification pour lui. » Et de ce fait, on ne peut pas se permettre de dire à chaque malade « La baisse, tahour, tu n'as pas à t'en faire, euh, ta maladie sera une purification qui va te purifier de tes péchés. » Peut-être que ce n'est pas vrai dans le cas de tel ou tel autre malade parce qu'ils ne sont pas patients envers le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, La ba'a sa tahour, c'est pas si Allah il veut, il purifie tes péchés. C'est pas dans ce sens, c'est pas dans le sens de dua, c'est dans le sens de, de al-khabar. C'est comme on dit aussi, Fa kullu dua inja abisirati al-khabar fayajuzu ta'liquhu bil-mashi' ali annahum imbabi al-raja' Comme il nous explique ici, donc la règle générale c'est que chaque dua chaque doua qui vient avec une formule de khabar une formule ici affirmative d'information pas de demande mais plutôt d'information comme lorsqu'on dit al-maqbulin insha'allah al-maghfour lahu donc ça c'est une parole c'est une expression que vous allez trouver dans beaucoup de pays arabes lorsqu'ils parlent de quelqu'un qui est défunt quelqu'un qui est décédé ils vont dire tal « Celui à qui ses péchés sont pardonnés, incha'Allah. » Donc, euh, parfois dans certaines cultures, on va dire « Fulani arhamouhullah », donc « Fulani » qui s'appelle « Ahmed rahimahullah »,« Ali rahimahullah ». Et parfois, dans certaines cultures, ils disent « Celui dont les péchés ont été pardonnés. » Donc, mais là, on ne le dit pas, bien sûr, par, de façon affirmative, affirmative et définitive, c'est plus un doua ici, on est en train de, c'est comme on espère, Rajah, on espère que celui-là, ce Ali ou ce Ahmed ou autre qui est décédé, on espère, que notre proche que ses péchés ont été pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour ça on l'appelle ici de façon optimiste comme on dit on va l'appeler al ou « lahu celui dont les péchés ont été pardonnés mais on va dire quoi Allah à la fin donc ça c'est pas un doua on est pas en train de dire ya Allah pardonne-lui insha'Allah si tu veux ça on peut pas le dire Mais si le dua, il est fait de façon comme on a mentionné khabar pour informer, alors là, on peut mettre la condition, parce que bien sûr, on ne sait pas si vraiment la personne, Allah Azza lui a pardonné ou il lui a pas pardonné. Il, il ne lui a pas pardonné, subhanahu wa ta'ala. La même chose pour doua de istikhara. Donc, On connaît salatul istikhara, donc lorsqu'on veut consulter Allah, subhanahu wa ta'ala, sur quelque chose. Je ne vais pas l'expliquer, bien sûr, maintenant en détail. Par contre, dans le doua de la istikhara, la fameuse istikhara, qu'est-ce qu'on dit Allahumma et jusqu'à la fin du doua ya Allah si tu sais que telle chose elle est bonne pour moi dans ma religion dans ma dans ma dunya et dans ma akhirah ainsi de suite alors pourquoi on dit ya Allah si tu sais pourquoi est-ce qu'on dit ya Allah si tu sais est-ce qu'on est en train de dire ya Allah si tu veux donne-moi telle chose c'est pas ça le sens là on parle de du ilm d'Allah parce qu'on ne sait pas en réalité Cette chose, est-ce qu'elle va être bonne pour nous Ou elle ne va pas être bonne pour nous Donc, ici. l'incertitude, c'est pas en notre confiance en Allah Azza wa de répondre notre doua. C'est pas comme l'incertitude de dire « Ya Allah, si tu veux, pardonne-moi. » Là, on est incertain. Est-ce que Allah, il voudra pardonner ou non Non. Dans « Salat al-Istikhara » ou plutôt dans « doua al-Istikhara », notre incertitude est plutôt et plus liée au fait quand soit incertain est-ce que ça c'est une bonne chose pour moi ou c'est une mauvaise chose pour moi donc il y a deux options soit que Allah Azza wa il sait que c'est une bonne chose pour moi ou qu'il sait qu'il que c'est une mauvaise chose pour moi et c'est ça le sens ici de la condition dans dans du'a al istikhara لأن الأمور التي لا يعلم عاقبتها فيجوز تعليقها بعلم الله سبحانه وتعالى donc toute chose qu'on demande à Allah Azza wa et euh, pour laquelle on n'est pas certain en ce qui a trait à sa pleine réalité, sa à sa conséquence finale, est-ce que c'est une bonne chose ou ce n'est pas une bonne chose, là on peut mettre une condition dans notre du'a. Mais n'importe quelle chose ici, Quand sait que c'est une bonne chose, certainement dans toutes les situations, comme le fait d'entrer le Jannah, comme le fait que Allah Azzawajal nous pardonne. Donc, ça c'est certain que c'est bien pour nous. Donc là, on demande sans condition, on dit « Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, pardonne-moi. » On revient ici à le hadith de tout à l'heure. Donc, euh, le fait que ce soit euh, déconseillé ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous ait enseigner de ne pas dire Ya Allah pardonne moi si tu veux alors les uléma ils disent est-ce que ici ou est-ce que c'est pour al est-ce que c'est interdit de dire Ya Allah pardonne moi si tu veux ou bien ce n'est pas interdit mais c'est tout simplement quoi makro c'est détestable car ce n'est pas la meilleure chose ce n'est pas la meilleure option alors il y a la première opinion celle de an-Nawawi ainsi que Ibn Hajar alaihi marahmatullahi taala et d'autres uléma qui disent que c'est macron que c'est détestable que ce n'est pas haram si quelqu'un dit ya Allah pardonne moi si tu veux cette personne n'a pas désobéi à Allah azawajal il y a l'autre opinion qui est celle de Ibn Albar Ibn Uthaymin et d'autres qui disent que c'est que c'est interdit que c'est haram de demander à Allah azawajal et an-nahya yaqta'zi al-tahrim car le prophète عليه الصلاة والسلام il a défendu il a dit ne dites pas y Allah pardonne moi si tu veux il a dit de ne pas le faire et de ce fait c'est interdit si le prophète lui-même il a dit de ne pas le faire. Taïf, même en se basant sur la première opinion même si on va dire que c'est makruh c'est pas interdit mais c'est makruh c'est détestable tout simplement les ulémas ils disent اعتقد المحادير فهو حرام بلا شك ça reste makruh seulement sous la forme du dua en tant que telle, mais ça, s'il y, y a une mauvaise intention derrière le dua, une mauvaise croyance derrière le dua, alors là, ça devient interdit selon tous les ulama, comme on a mentionné. Si la personne, elle fait, ya Allah, pardonne-moi si tu veux, et elle croit avec cela, elle a dans son cœur que elle laisse le choix à Allah Azawajel, que elle n'a pas vraiment besoin nécessairement que son dua soit C'est comme si on dit à quelqu'un si tu veux tu le fais si tu n'as pas le goût de le faire ne le fais pas. Alors si quelqu'un il a ce sentiment, cette intention dans son cœur, c'est clair que c'est interdit, que c'est haram. Donc, là, on se basant encore une fois sur la première opinion. Donc, remarquez que parfois dans dans la religion d'Allah, quelque chose pourrait être maqurou, détestable, elle n'est pas interdite, mais si une mauvaise intention s'ajoute à cette chose-là, elle devient interdite, parce que initialement, elle était maqurou, elle était détestable, pas parce que la personne, elle a une mauvaise intention, mais parce que la chose, en tant que telle, les paroles, prennent une mauvaise forme. C'est comme si la personne, elle a une mauvaise intention. Même si on comprend que tu as une bonne intention, mais ça donne l'impression. Mais si ça devient certain que la personne, elle a une mauvaise intention, alors là, ça devient haram, c'est interdit. Euh, Taïb, le fait de dire « Allahumma » Allahumma. Ça, c'est une expression qu'on trouve beaucoup dans les douas. Qu'est-ce que ça veut dire « Allahumma » Ça veut dire « Ya Allah » Donc, initialement, dans la langue arabe, « Allahumma », c'était « Ya Allah ». Après ça, parce qu'elle est utilisée très souvent, le « Ya » a été remplacé par le « mim. Et il disent ici «Wa ju'i lal iwadu fil akhiri tayammunan bil ibtida i bi dhikrillahi azzawajal». Et le «mim» a été déplacé à la fin. Donc, donc regardez. Initialement, c'est «Ya Allah». «Ya» a été enlevé, on a mis «mim» au début. Mais là, à la place de dire «M'a Allah», non. On a mis le «mim» à la fin taymanan is by benedixon on cherche la bénédiction de commencer par le nom d'Allah azza wa qui est Allah donc à la place de commencer par ya allah wa ma allah on va faire allahumma allahumma d'accord c'est l'opinion de certains ulama wallahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam طيب passons à la prochaine section ici, encore une fois, dans al-manahi al-lafḍiyya les paroles qui pourraient être contraire au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et ici c'est sur le fait de dire abdi amati abdi amati c'est quoi abdi c'est mon serviteur amati c'est mon serviteur au féminin donc c'est euh, la, la servante je sais pas si c'est comme ça que ça que ça se traduit طيب c'est quoi l'abd et bien sûr ça euh, ça parle ici des esclaves vous savez que dans le temps ils avaient des esclaves les gens avaient des esclaves Partout dans le monde, incluant dans l'Arabie, incluant dans le temps du prophète, alayhi salatu wasalam. Ça, c'est une réalité historique, que euh, bien sûr, qui est évidente. Et on n'a pas ici à aller dans, dans les détails pour euh, vous la prouver ou bien pour la rappeler. Par contre, comment est-ce que les Arabes, comment est-ce qu'en arabe, quelqu'un s'adresserait à son esclave Si l'esclave est un homme, il va dire « Abdi ». Et si l'esclave est une femme, il va dire « Amati ». Donc « El Amah », c'est pour ça « Dans la langue arabe, la même chose ici. Même dans l'islam, nous, en tant que serviteurs d'Allah Azza wa on est « ibadullah », le singulier, c'est « abdullah ». Et pour une femme, c'est « amatullah ». Et le pluriel, c'est « ima ou Allah ». Donc, on va dire « ya amatullah », tout comme on dit « ya abdullah ». Donc, si on voit un frère dans le masjid en train de faire quelque chose, qu'on aime ou bien qu'on n'aime pas, c'est la bonne ou la mauvaise chose. Et on ne connaît pas cette personne, on ne connaît pas ce frère, on va dire « ya abdullah ». « Oh, toi, serviteur d'Allah. » On connaît pas son prénom. Tayyip. Si une sœur, elle voit une autre sœur dans le masjid qu'elle ne connaît pas et elle, elle aimerait lui adresser la parole, comment est-ce qu'elle pourrait lui dire Bien sûr, on va pas dire « Ya Abdallah » parce que ça, c'est pour le pour le masculin. On va dire « Ya Amatallah » -ama". Donc ici, est-ce qu'on peut dire « Abdi Amati » Est-ce que quelqu'un, bien sûr, de nos jours, il y' a pas d'esclaves Mais dans la religion d'Allah Azza wa est-ce que quelqu'un pourrait dire ou bien même si on fait référence au passé quelqu'un va dire il n'y a pas d'esclave aujourd'hui même si on fait référence au passé est-ce qu'on peut dire le abd de fulane quelqu'un qui est décédé, ça fait trois siècles est-ce qu'on peut faire référence à son esclave en disant son abd alors ils disent ici c'est quelque chose qui est défendu ou parfois détestable et parfois licite on va voir toutes les situations de Charles tous les cas de figure maintenant ce que les ulama ils ont mentionné par contre les ulama ils disent le problème avec cela bien sûr c'est si quelqu'un il s'adresse à euh, son propre esclave en disant abdi mon serviteur ici c'est comme si il est en train de se comparer à Charles Azoulay parce que Charles Azoulay c'est lui qui s'adresse à nous et qui nous dit abdi donc ça c'est Dans plusieurs hadiths du Prophète ﷺ, à Mía ou Malqiyam, Allah azawajalla, il va s'adresser à chacun parmi nous et Allah Subhanahu wa Taala, il va s'adresser à certaines personnes, Subhanahu wa Taala, comme dans les hadiths en disant "Abdi au oh mon serviteur", y'a "Abdi". Donc ça le fait de dire à son esclave, quelqu'un il s'adresse à son esclave, en disant Ya Abdi, c'est comme si de un il est en train de se comparer à Allah Azza wa donc ici ça donne une certaine vénération du soi, et de l'autre côté aussi qu'est-ce que ça ouvre Ça ouvre la porte vers la vénération et vers shirk et vers al-uboudiya si les personnes, si les gens vont commencer à s'adresser à d'autres en disant Ya Rabbi, et l'autre il dit Ya Abdi donc là on a on a un Un problème, encore une fois, ne serait-ce même si l'intention, elle est bonne, mais on va avoir un problème dans la forme en tant que telle, parce que rappelez-vous, à chaque fois que quelque chose est critique et très important dans la religion d'Allah, comme le concept du tawhid, alors là, ça devient plus sévère, les règles deviennent plus sévères, ça veut dire même si on a la bonne intention, mais la forme en tant que telle, si elle est problématique, si elle donne une mauvaise impression, alors il y a des conséquences à, à cela. Alors, ils disent... Uh, on va voir tout à l'heure inshallah azawjal alhadith puis on peut commencer avec le hadith tout de suite inshallah wa subhanahu wa ta'ala hadith de Abu Huraira radi Allahu ta'ala anhum ou andhu qui a été rapporté par as-sahihayn par al-Bukhari ainsi que Muslim alayhima rahmatullahi ta'ala dans lequel le prophète alayhi s salam il nous dit قال à رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم اطعم ربك وادئ ربك que nul parmi vous ne dise nourri ton Rab, Ton Rab c'est quoi? Rabb, c'est le mot, euh, c'est Rabbi. Comme on dit Allah Azza wa c'est Rabbul Alamin. Mais dans la langue arabe, Rab ça veut dire seigneur. Donc, on a le mot seigneur, mais parfois dans la langue arabe aussi, Rab ça veut dire le propriétaire. On dit Rabul Bayti. Rabul bait c'est le propriétaire de la maison. C'est... C'est le propriétaire du foyer. C'est le chef du foyer. Donc ici, c'est le père. On va l'appeler « Rabbul Bayt ». La mère, on l'appelle « Rabbatul Bayti ». C'est là la, la, euh, la chef. Donc ici, c'est au féminin. C'est la mère en tant que telle. Mais ici, on ne dit pas, il dit le prophète, sur alayhi que nul parmi vous ne dise « At'im Rabbak ». Donc, si quelqu'un va s'adresser à un esclave, par exemple, dans le temps, il va dire « Va nourrir ton Rabb ». Ça veut dire « Ton maître, ton propriétaire ».« Waddi Rabbaka ». « Fais-lui le woudou, amène-lui de l'eau pour le woudou. » Alors, il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas dire une chose qui est pareille, parce que, ici, encore une fois, « Arrabbe, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, de un. » Et de deux, ça peut aussi mal sonner, parce que si quelqu'un ne sait pas que ça, c'est un esclave et que il va pas comprendre le contexte en tant que tel, il va dire « Mais qui demande à quelqu'un d'autre de nourrir Allah, ta'ala, Allahu an-d'alik, c'est Allah, azza wa jalla, qui est Rabbuna, subhanahu wa ta'ala. » وَلْيَقُلْ wa وَمَوْلَيُ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي Alors, il dit وَلْيَقُلْ qu'il disent donc là c'est l'esclave comment il devrait parler donc c'est un esclave comment il parle il ne fait pas référence à son propriétaire en disant هَذَا رَبِّ ça c'est mon seigneur faut pas dire cela il dit le prophète qu'il disent plutôt سَيِّدِ ainsi que مَوْلَيَ Donc, encore une fois, c'est un peu difficile de trouver la traduction de Seyyidi et de Maulaya. Peut-être ça se rapproche un peu, ok, parce que, encore une fois, le problème, c'est que, de nos jours, l'esclavage en tant que pratique n'existe pas. Donc, il n'y a pas... Deux mots qui est commun dans le langage populaire, familier des gens. Donc peut-être ici, c'est yidi Ça se rapproche un peu de euh, de mon propriétaire, de mon peut-être à la rigueur mon maître, même si même ça peut-être c'est un peu un peu fort. Wa la yaqul ahadukum abdi wa amati. Il dit le prophète صلى alayhi wa وسلم que personne d'entre vous ne dise aussi abdi amati. Donc si quelqu'un a un esclave, avait un esclave, le prophète صلى alayhi wa وسلم il lui a défendu de dire Abdi, mon serviteur, mon abd. Pourquoi Parce qu'encore une fois, euh, on est tous des dans d'Allah Azza wa De un et de deux, ça donne ici une certaine impression comme quoi la personne elle a atteint un certain seuil ici de grandeur ou bien d'arrogance et de vénération de soi qu'elle se compare à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle dit ça c'est abdi, ça c'est mon serviteur wa c'est quoi l'alternative il dit plutôt le prophète sallalahu alayhi wasallam wa li yaqul fataya wa donc mon jeune homme mon garçon donc ça c'est ce que le prophète sallalahu alayhi wasallam il présente ici comme alternative encore une fois je fais une traduction ici approximative c'est parce que c'est euh, c'est euh, Ces concepts de nos jours ne sont pas familiers, ne sont pas populaires, et de ce fait, il n'y a pas de langage populaire ici. Je ne sais pas, bien sûr, les Romains et ainsi de suite. Dans le temps, comment est-ce qu'ils faisaient référence à leurs, à leurs esclaves, Allahou Taala, Allah. Mais vous comprenez ici le sens. Ça veut dire on doit chercher d'autres alternatives et pas faire référence mama à un esclave en disant Had abdi hadhi amati. Que ça, c'est quelque chose qui est. Euh, qui est que le prophète sallalahu a demandé de ne pas de ne pas faire. Maintenant, est-ce que c'est haram ou c'est makrouh Est-ce que c'est pleinement complètement interdit ou c'est tout simplement déconseillé, détestable Ce n'est pas la meilleure chose à dire. Alors, ils disent les ulama ici al-aqrabu annahu lil wa tanzih Ils disent que ça c'est plutôt pour al pour le makrouh, ce n'est pas interdit que encore une fois un propriétaire s'adresse à son esclave en disant a abdi oh mon serviteur mais c'est makruh c'est makruh c'est détestable ce n'est pas complètement interdit Euh, et ici si c'est l'opinion par exemple de et, Ibn Hajar Alayhi rahmatullah ta'ala qui nous dit qu'il y a idma' là-dessus qu'il y a un, que c'est à un l'unanimité que tous les ulama sont unanimes sur le fait que ce n'est pas interdit c'est makruh ça c'est l'opinion de Ibn Hajar et la même chose aussi euh, Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala il dit la même chose que Ibn Hajar il dit ettafaqa al ulama' a ala anna al karaha huna li at-tanzih hâte ahlu al-zahir donc même les zahiri qui habituellement prennent les textes vraiment euh, à la lettre comme on dit et ils vont dire que tout ce qui est tout ce qu'on demande de ne pas faire et eh bien c'est pour tahrim c'est pour l'interdiction même ahlu zahir les zahiri ils disent que le sens ici de ce hadith du prophète alayhi salatou salam c'est pas pour l'interdiction c'est pour al-kara c'est que c'est détestable pourquoi pourquoi est-ce que c'est pas haram c'est détestable Ici, on va chercher « Sarifu al-Wujoub ou « Sarifu al-Tahrib ». On va chercher ici un texte. Il doit y avoir une preuve, bien sûr. On peut pas, Il ne faut pas comprendre que les ulama, ici, c'est à leur guise. Ils se permettent de dire que ça, c'est haram, ça, c'est makruh. Non. Normalement, ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit de ne pas faire, c'est interdit. Par contre, certains ulama, ils ont comme exception, comme dans les mavahibs, except ça pour les choses qui font partie de, du domaine de l'adab, ça veut dire l'éthique, euh, le bon comportement. Certains ulama, ils disent qu'à l'origine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il défend de faire quelque chose, c'est pour le karaha, c'est pas pour l'interdiction. Ça, c'est l'opinion de certains ulama. Et parfois aussi, les ulama, ils vont chercher un texte, ils vont chercher des ayats, autre chose, qui donne une version un peu différente, donc pour concilier tous les textes, les mettre ensemble, L'un va être pour le karaha, pas pour l'interdiction, parce que le karaha, bien sûr, ce qui est détestable, ça ne ferme pas complètement la porte. La porte, elle reste encore, elle reste encore ouverte. Alors ici, c'est quoi le sarif C'est quoi le contexte ici Ce qui vient de l'extérieur ici, qui vient changer le hukm C'est Allah Azawajalla qui nous dit "Fils Qur'an il Karim" dans sourate Yusuf, ayat numéro quarante Il dit "Subhanahu wa Taala, قال ذكرني عند Yusuf, allahoulellahu lui qui s'adresse à l'un des prisonniers qui était avec lui en prison et qui disent: Ouv Kurni' in cite-moi, cite mon cite nom, parle de mon cas auprès de tant. Rabb, auprès de ton rab Donc ici, le rab c'était quoi C'était qui C'était le maître. Ce n'était pas Allah Azza wa selon plusieurs. Mufassirine, bien sûr, ou bien selon ce que les Mufassirine, ils ont dit. Et de ce fait, ils ont dit, ils disent les ulama, même Yusuf, alayhis salam, il a dit et de ce fait, ce n'est pas interdit, ce n'est pas interdit que quelqu'un s'adresse à son propriétaire en disant « Ya Rabbi » ou bien, de contraire, qu'un propriétaire s'adresse à son esclave en disant Euh, y, a abdi, y a Abdi que ça ce n'est pas interdit mais c'est macro ça reste que c'est macro et ce n'est pas la forme la plus complète et même pour ce qui est de Yuufpha célè certains ulamas, ils disent que man que ça c'est le char à la législation des nations qui étaient avant nous et vous le savez on a parlé de ça dans sol faire dans l'étude de al que la législation des nations avant nous ça veut dire des autres prophètes qui étaient avant nous Dans certains détails de la religion, pas dans Asludin, pas dans les grandes lignes de la religion, dans certains détails de la religion d'Allah subhanahu wa taala que shar'oumanka na qablana que à l'origine neissa bishar lana. Ce n'est pas nécessairement les mêmes règles que nous avons dans notre sharah. Surtout encore une fois dans les questions de tawhid ici du monothéisme, dans lesquelles le sharah du prophète sallallahu la charia du prophète alayhi sallam elle est plus stricte parce que elle est un plus préventive ici, beaucoup plus préventive dans la question de التauhid, du monothéisme, c'est pour ça par exemple que dans le temps de Yusuf on a le sujoud, on a la prosternation que Yusuf ses parents ainsi que ses frères se sont prosternés devant lui par respect, c'est pas un de ibada c'est pas un bien sûr d'adoration mais un sujoud ici de, de respect alors que ça c'est interdit Dans la religion du prophète ﷺ, dans son message, même le prophète ﷺ lui-même, même en sa présence, les sakhabs n'avaient aucunement le droit de se prosterner à lui ﷺ, même si c'était par respect et pas par adoration, c'était, c'était contraire. Euh, Tailler quelques détails ici, c'est pas pour vous compliquer la chose, mais encore une fois, c'est juste pour voir parfois certaines nuances, comment ne pas prendre un texte à la fois. Et juste le texte en tant que tel extrait un principe qui est général, qui est absolu. Non, parfois le, contexte, le texte, il faut le mettre dans son contexte parce qu'il y a d'autres textes qui viennent ici mentionner euh, d'autres situations. Alors les ulama, ils disent « Hukmu itlaqi ar-rabb »« Le fait de dire ar-rabb » Sur autre que Allah Azzawajal. Encore une fois, Allah Azawajel, il est le Rabb, il est Rabbul Alamin. Est-ce qu'on peut attribuer ce mot-là, Rabb, à autre que Allah Subhanahu Wa Taala Alors ils disent, il y a plusieurs situations. La première situation, c'est lorsque c'est interdit de le faire. Parfois, c'est haram de le faire, muharram. إذا كان معرفاً بال إذا كان معرفاً بال إذا كان معرفاً بال إذا كان Allahoubi, bien on va faire, bien sûr le idran ici on va dire Donc Allahoubi, le Seigneur, ça c'est interdit de l'accorder à autre que Allah subhanahu wa taala. C'est seulement pour Allah azawajalla. Parce que ici ça fait référence à à l'absolu, à la seigneurie, à la vraie seigneurie qui est absolue Ça veut dire il n'y a pas d'autre Rabb. Ça c'est le Rabb ultime et absolu. Donc on peut pas dire foulaine telle personne, il est Al-Rabb, non, c'est seulement Allah Azza wa Jal qui est, qui est Al-Rabb. Deuxième cas, c'est lorsque c'est détestable. Dans certaines situations, c'est détestable d'attribuer Al-Rabb à quelqu'un, pas Al-Rabb plutôt, mais Al-Rabb. Ar donc arrab, on a dit que c'est harab. Maintenant, rabbon ou bien arrab, parfois c'est détestable. Par exemple, en yudafa ila damiri al-mukhatab, lorsque c'est cité ou bien c'est lié à la deuxième personne. La deuxième personne, ça veut dire « tu ou bien vous »,« toi ou bien vous ». Donc ici, « mitla at'im rabbaka » comme dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de dire à quelqu'un, par exemple à un esclave, « va nourrir ton seigneur rabbaka ».« Toi », donc « toi » ici, c'est la deuxième personne du singulier. « Toi va nourrir ton seigneur ».« Allez nourrir votre seigneur ». Donc ça c'est makru, c'est ça le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure du prophète sallallahu alayhi wa salam, c'est makru lorsqu'il y a notre cas lorsque on y ajoute à il à mutakallim, lorsqu'on va attribuer cela à la première personne, ça veut dire moi ainsi que ainsi que nous, quand il dit quand il dit l'abd li sayyidi Comme si l'esclave en tant que tel, un esclave, il va faire, il va pointer vers son propriétaire, vers son maître en disant, c'est lui mon seigneur. Alors ça c'est macro, si quelqu'un il pointe vers, encore une fois, une autre personne, un autre être humain en disant, c'est lui mon seigneur. Alors ça c'est macro ici, si un esclave, il parle de cette sorte. Donc ça c'est la première personne du Euh, que ce soit du singulier ou bien du, du pluriel, ça veut dire s'il y avait trois esclaves, ils vont dire « C'est lui notre Seigneur » en faisant référen référence à leur, à leur propriétaire. Uh -huh. Et encore une fois, c'est macrou parce que nous avons la même chose ici dans le Coran, le Kalif, dans Sura Yusuf alayhi salam, ayat numéro 23 Une autre ayat dans laquelle Yusuf alayhi salam il dit "Innuhu Rabbi, Innuhu Rabbi, Ahsan Mathway". C'est Yusuf alayhi salam lui-même qui parle en tant que prophète, qui fait référence à son propriétaire et qui dit "Lui, il est mon". Rab, il est mon Rab, ici, le Rab, c'est dans le sens de quoi De mon propriétaire, c'est pas le Seigneur, bien sûr, qui est Rabul Alamin, qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pas dans le sens que c'est Allah, Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, il faudrait que ce soit clair que si on dit Arrab, le Seigneur, que ça c'est Harab, c'est seulement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais si on dit Rabb encore une fois si quelqu'un il dit que ça c'est mon Rabb ou bien on va dire ça c'est ton Rabb alors là c'est c'est makruh c'est c'est détestable <coughs> Troisième e cas jaizun lorsque c'est licite quand est-ce que c'est licite de dire Rabb d'attribuer Rabb autre que Allah subhanahu wa ta'ala les ulémas ils disent نوعان ان يضاف الى الاسم الظاهر lorsque c'est lié à un nom « Bien présent », comme on dit « Hada Rabbul Ghulam ».« Hada Rabbul Ghulam », ça c'est, lui c'est le « Rabb » du jeune homme là-bas. Lui c'est, son « Rabb », ça veut dire son propriétaire. Comme on a dit « Rabbul Bayti »,« Rabbul Bayti », c'est quoi C'est le « guillemets le « le seigneur » du foyer. Ça fait référence au père. « Rabbatul Bayti », la mère, ça fait référence à la mère. Et de la, le délil pour ça, c'est que nous avons dans Bukhari et Muslim, hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « "Hatta yuhimma Rabb al الْمَالِي »« Rabbul mali » ici, c'est quelqu'un qui est riche, ça veut dire le propriétaire, celui qui détient une richesse. Il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Rabbul mali » Et la même chose, il a dit, alayhi sallallahu alayhi sallam, dans l'autre hadith, c'est « Antalida al-amatu rabbaha »« Antalida al-amatu rabbaha » Hadith très collé ici, du prophète, sallallahu alayhi wa de l'ange Gabriel lorsque l'ange Jibril il a questionné le prophète sallalahu sur les signes de la fin des temps et que le prophète sallalahu alayhi sallam, il a dit quoi antalid alamatu ou comme عنه donc le fait encore une fois de d'attribuer ici le mot rabb à, à à une notion per particulière à un, à un nom de quelque chose à un objet autre chose donc Rabbul donc ça y a pas y a pas de mal dans ça bien sûr encore une fois toujours on est en train de parler ici en termes de forme attention en termes de forme on n'est pas en train de parler de l'intention donc c'est tous les rkhams qu'on vient de mentionner ici c'est lorsque l'intention elle est bonne si l'intention elle est mauvaise si quelqu'un Il dit, moi je suis rabbul bait, je suis le Rab de ce foyer. Il Y a pas de mal comme on a mentionné, ça c'est correct. Lorsque le père, un père de famille, dit un rabbul bait, on va lui dire man rabbul il va dire c'est moi rabbul bait, c'est moi le Seigneur de ce foyer. Ça veut dire c'est moi le le père. Ça y a pas de mal. Mais ça c'est lorsque l'intention est bonne, tout ce qu'on vient de mentionner ici. Si l'intention elle est mauvaise, si quelqu'un il le dit par arrogance, ça veut dire c'est moi le Seigneur, c'est pas subhanahu wa taala comme dans comme certains comme certains parfois c'est connu ça dans les pays arabes dans certains pays arabes certains des torats des tyrans comme certains personnes des services de de sécurité ou certains policiers ou d'autres choses qui ont un certain grade et lorsqu'ils veulent être oppresseurs lorsqu'ils veulent faire du mal à quelqu'un que La victime va le rappeler, Allah Azza wa Jal, ils disent, Allah Azza wa Jal, ittaqi rabbaka». «Khan Allah Subhan wa ta'i». Il dire «C'est moi le Rabb, anahu al-Rab, c'est moi le Seigneur, iyazan billah Azza wa Jal». Alors là, c'est «Sahara», avec cette mauvaise intention, et bien sûr, ça peut être du kofur, qui est évident, si la personne, elle dit «Que moi je suis Rabbul Bayt», ou «Bia Rabbul Balad», autre chose, avec l'intention ici d'exprimer de, de, euh, «Que moi je suis le Seigneur» absolu, suprême, que ça bien sûr, c'est Kufr Billahi Subhanahu Wa Ta'ala. Donc là, ce n'est pas dans ce sens qu'on est en train de mentionner les différents cas. Les différents cas, vraiment, c'est lorsque l'intention, elle est bonne. Lorsque seulement la personne, elle s'est mal exprimée ou bien elle fait référence à un sens qui est connu dans la langue arabe initialement. La même chose ici. Donc le contraire, on a parlé de Rab. Maintenant, le contraire, Sayyid. Pas le contraire, mais plutôt un autre mot qui est حكم اطلاقي لفضي سييد على غير الله سبحانه و Le fait d'utiliser le mot سييد Encore une fois, le mot سييد ici, il est difficile à traduire parce que la traduction très connue de nos jours, c'est monsieur Donc monsieur, donc je ne vais pas ici m'aventurer et vous dire exactement les mêmes arkams de سييد il s'applique pour monsieur Ok, je vais pas dire la même chose parce que de nos jours, monsieur, ça devient plus... Euh, c'est plus un titre, ok, un titre ici dans, dans, encore une fois, le langage commercial ou bien le langage administratif ou autre chose. Donc ici, seyyid, ça veut dire ici monsieur de nos jours. Mais seyyid, dans la langue arabe, ça vient de su'dad. Ici, c'est une certaine forme de, euh, comment on peut dire, de, de grandeur, quelqu'un qui est plus haut que les autres, un maître en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'on va dire, hava seyyidul qawmi. « هذا سيد القوم », cette personne-là, il est le « sayyid » de ce peuple, il est le « sayyid » de cette tribu, il est le « sayyid » du village. Ça veut dire que c'est la personne, une des personnes respectées, hautement respectée. Donc « sayyid » ici, ça fait référence à un certain niveau élevé de, de respect. De nos jours, « sayyid » c'est « monsieur », donc c souvent c'est une uh, procédure administrative. « Tout homme », on va dire quoi ?« Monsieur tel »,« monsieur tel »,« monsieur tel ». Bien sûr si elle est dite avec une intention ici de respect d'élever la personne alors là les mêmes أحكام vont se vont s'appliquer de ce dont on va mentionner maintenant insha Allah az Donc les ulémas ils disent est-ce qu'on peut dire sayyid à une personne parfois on dit sayyiduna Rasoulullah » sallallahu alayhi wa sallam Parfois, on va dire les sahаба, قَالَ سَيِّدُنَا أَبُو بَكْرَ رضي الله تَعَالَ عنه قَالَ سَيِّدُنَا عُمَر Donc, on va dire, notre عُمَر, c'est notre sayyid. Notre, ça veut dire, sayyid, encore une fois, notre c'est le meilleur parmi nous. C'est l'un de, des personnes respectables parmi nous. C'est quelqu'un qui fait partie des, de l'élite. Encore une fois, à la rigueur, ça peut même être un maître. Okay, le maître, encore une fois, d'un village, d'une communauté ou autre chose. Alors, est-ce qu'on peut dire cela Les ulama ils disent « C'est licite, j'aïzun, biqaïdaini » Avec deux conditions. C'est licite avec deux conditions. La première chose, « An yutlaqa ala manhu ahlullahu » Il faudrait l'accorder seulement à des personnes qui le méritent. Donc, de ne pas l'accorder de façon injuste. Le « fin siq », quelqu'un qui un criminel, un désobéissant, quelqu'un de pervers. Obi est à faire un hypocrite. On ne lui dit pas On ne peut pas dire une telle chose. On ne peut pas dire il est un maître. Lui, c'est le maître. On ne peut pas dire une chose qui est pareille parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Abu Dawoud authentifié par l'Albani il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam <tuvple numérique> <programm> <traduits> Ne dites pas, ne dites jamais au munafiq à l'hypocrite ne lui dites jamais Séyid". ne faites jamais référence à lui en disant quoi le munafiq on ne l'appelle pas un seyyid parce qu'encore une fois seyyid ici ça donne une euh, forme ici d'honneur donc remarquez ici naqisu ala thalik naqisu ala thalik on compare à cela tout titre de nos jours tout titre dans la vie contemporaine dans le langage contemporain qui fait référence à de l'honneur encore une fois élever la personne l'honorable Votre honneur, notre maître. Donc, ce genre d'expression, c'est haram pour le musulman, de les accorder à quelqu'un qui est façir, à un mounafir, à quelqu'un qui est kafir. Ce n'est pas licite de le faire. C'est dans le hadith du prophète, alayhi salatu wa'am, al salam On peut le faire de façon quoi De façon relative, ici. C'est quoi relative Ça veut dire, ce n'est pas... L'honorable personne, c'est l'honorable de son peuple. Kabiru qawmihi, azimu qawmihi, le maître de son peuple. Tu n'es pas mon maître à moi, mais ici je vais reconnaître le fait, le fait que dans ta communauté, tu es le maître. Tu es la personne respectable auprès de eux. Ça, je suis en train de décrire « L'effet, mais tu n'es pas mon maître à moi, tu n'es pas mon honorable à moi. » C'est ça la question importante ici à faire la distinction. Et pourquoi est-ce qu'on peut, quelqu'un va nous dire, c'est quoi le délire ici Qu'on peut l'attribuer à quelqu'un d'autre en disant que de façon relative, ça veut dire tu es leur maître, leur honorable, c'est parce que dans le, euh, le hadith, dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wasallam, lorsqu'il a envoyé la lettre, il a envoyé des lettres à sallallahu pour faire « da'wah » au roi, aux différents dignitaires de son temps, lorsqu'il a envoyé la lettre au, à, à l'empereur des Romains, il a envoyé, alayhi salam, et la lettre, ça disait, il a « hiraql »« Azim el-Roum »« Azim el-Roum » c'est quoi ?« Azim » c'est quelqu'un qui est le grand, le maître, le puissant. Mais il n'a pas dit « Azimuna »« Il a « Azim »» Il n'a pas reconnu ce caractère, le prophète Sass. Mais non, il a dit « le « Azim » des Romains ». C'est leur adim, c'est leur maître, c'est leur chef. Ça, c'est khabar. On n'est pas en train de vénérer la personne ici. On n'est pas en train de, de pomper le statut de la personne. On est en train de, de décrire l'État. Qu'il soit justifié ou non, qu'on soit d'accord ou non, il est leur honorable. Mais pas mon honorable à moi. Le croyant, le musulman, ne fait pas référence encore une fois à un fâciq, kafir ou bien un moulafir en disant mon honorable notre honorable euh, votre éminence donc ce genre de choses, c'est clairement défendu par ce doua ou bien par ce hadith plutôt du prophète sallallahu donc ça c'est la première condition la deuxième condition la yukhsha min itlaqihi min al wa khunou' al c'est qu'il C'est qu'on ne craint pas, encore une fois, « el mahzour », c'est quoi « el mahzour » ici Donc, même si la personne, elle mérite ici qu'on appelle l'honorable, le respectable, mais la deuxième condition, c'est qu'il n'y ait pas de crainte ici de dégâts. C'est quoi les dégâts Soit les dégâts sur la personne visée, ça veut dire qu'elle soit pompée ici, qu'elle atteigne un certain seuil ici d'arrogance, ok, ça peut être une fitna pour elle, ou de l'autre côté, pour moi, qui est en train de décrire la personne, Si en utilisant ce genre de titre, ça va me rabaisser, je vais me sentir plus euh, euh, plus rabaissé, OK Euh, euh d'une certaine façon. Alors là, il ne faudrait pas utiliser cela. Ça veut dire même dans le temps de Sahaba Radhiyallahu Ta'ala anhum, les sahabas, ils venaient chez Omar ibn al-Khattab le khalife et l'appelait Ya Amir al-Mu'minin. Amir al-Mu'minin, c'est quelque chose de de grand. Mais ça arrivait que certains des sahabas, ta ils disaient « Ya Omar okay, !» Donc, il ne faudrait pas que ce soit quelque chose de comme de nos jours, encore une fois, même dans les pays arabes, et ainsi de suite. Ils distribuent comme ça des titres à droite et à gauche. « Fadilatil ma'ali, je sais pas quoi, votre éminence, votre hauteur, votre telle chose, votre telle chose. » « Loulouhadamine attakalluf » Surtout lorsque c'est donné à une personne qui ne le mérite pas, ça peut devenir haram ici de par le hadith du prophète, alayhi wa salam La même chose pour le mot ici, « mawla » La même chose pour le mot « mawla euh, » Donc ici, euh, « la il y a encore une fois le mot mauooulan je vais pas trop aller dans les détails parce que c'est vraiment c'est pas un mot connu ici en français donc c'est difficile de le traduire mais vous allez parfois trouver euh, surtout parfois c'est pas seulement les arabes parfois les, les personnes qui viennent de certaines cultures asiatiques comme euh, au Pakistan et ainsi de suite ils utilisent beaucoup ça le mot mauolan mauolan mauolan à mauoulan maulan donc un shaykha imam ils vont l'appeler maoulana maoulana est-ce que ça c'est interdit ce n'est pas nécessairement interdit qalu itlaq lafzi maula ala ghayri allah ta'ala jaiz parce que ce hadith qu'on a mentionné tout à fait au début ici que le prophète alayhi salat salam il dit quoi la wa yaqul sayyidi wa maula que l'esclave devrait faire référence à quelqu'un en disant Euh, ou bien à son propriétaire en disant maoulaya mais les ulama ils disent c'est pas seulement pour l'esclave on peut dire maoulana ou bien maoulaya quelqu'un euh, même je pense les les égyptiens utilisent beaucoup beaucoup beaucoup ça dans certaines peut-être dans certaines régions de de l'egypte mais c'est quelque chose qui existe il y a un hadith dans le Sahih muslime dans lequel le prophète صلى alayhi wa sallam il aurait dit wa azza wa jalla que le serviteur que quelqu'un ça c'est une narration du hadith que personne ne dise à son maître à son propriétaire ya car votre moula c'est Allah subhanahu wa ta'ala mais là les ulémas comme l'imam al-qadi alayhi rahmatullah ta'ala il dit que ça c'est une narration qui est euh, hadfouha asah que ce n'est pas une narration c'est pas le hadith en tant que tel c'est cette narration il faut faire la distinction ici on a parlé de ça dans les sources du hadith dans nukhbat al » que dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim, il y a rarement des cas comme ça exceptionnels sur lesquels les ulama, ils vont débattre de l'authenticité. Mais pas de l'authenticité du hadith, c'est l'authenticité de riwaya lafdhan. Parfois lafdhan, c'est un mot, une phrase, une version du hadith. Donc dans Sahih Muslim, c'est plus évident de pouvoir voir comment la structure elle est faite dans Sahih Bukhari c'est plus difficile parce que Imam Bukhari il a organisé son Sahih de façon différente mais si vous prenez Sahih Muslim la version originale pas la version abrégée que vous avez euh, qui est traduite en français en anglais autre chose ça c'est pas la version originale ça c'est l'abrégé Murtasar Sahih Muslim mais si vous ouvrez Sahih Muslim avec les chaînes de narration et ainsi de suite là vous allez trouver ça de façon très évidente que presque pour chaque hadith que Muslim nous cite, pour la majorité des des hadiths pas pour tous les hadiths mais pour probablement je sais pas moi 70 80 des hadiths on va trouver que mouslim alayhi rahmatoullahi taalay mentionne trois quatre narrations différentes du hadith et que parfois il y a certaines petites différences entre, entre certaines narrations et il y a parfois les ulama où ils vont critiquer certaines narrations certaines phrases ou autre chose qui se trouve dans certaines narrations qui sont moins authentiques que la narration qui est al asl ça veut dire que la narration Initial que l'Imam Muslim, alayhi ala, il a mentionné le reste, les autres narrations. Parfois, c'est ce qu'on appelle al wa shawahid On a parlé de ça encore une fois dans al euh, les sciences du hadith. On a parlé de al wa shawahid c'est quoi le sens de al Et ainsi de suite. Donc, si quelqu'un vous dit dans le hadith du Prophète, il a dit alayhi sallam, on dit pas c'est interdit. C'est dans Sahih Muslim. Vous allez lui dire que <coughs> le prophète, а.с. Ou bien que les ulama, comme l'imam al-qadi iyad, а.с., ils ont dit que cette narration, en tant que telle, ce n'est pas une narration qui est, euh, qui est authentique, que cette phrase n'est pas authentique dans le hadith. حكم اطلاق et لفظ عبدون و اما على الخلق donc, euh, la même chose ici, euh, <coughs> يا عبده ولا فرسه صدقه دونك نعم انا بوصيت سا دونك جابغي ماستوني تريغ بيغيفمون ان شاء الله عز وجل nous avons ici la ayah dans sourate an-nur la ayah numero 32 dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa ankihu alayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum Allah عز il fait référence ici aux esclaves en disant subhanahu wa ta'ala vos esclaves Abdon Amma, ok. Donc ça nous montre ici que il y a des exceptions, que même si le hadith initialement qu'on a mentionné que le prophète صلى il a dit, on ne dit pas Abdi Amati, ça c'est mon Abd, c'est ma Amma, mon esclave ou ma esclave. Que il y a des exceptions parce que encore une fois on prend l'ensemble des textes et c'est pour cela que les ulama, encore une fois ils disent que ça c'est c'est macro, ce n'est pas interdit, c'est parce que même dans le Coran Allah azawajal il a dit ibadikum wa imaikum »« ibadikum wa imaikum »« vos abdes ainsi que vos il va vous amener ici même si quelqu'un pourrait dire peut-être quelqu'un va répondre en disant le Coran c'est la parole d'Allah Azza wa Allah Azza il dit ce qu'il veut Subhana wa Ta'ala mais on a aussi le hadith rapporté par Bukhari et Muslim le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laysa 'ala al-muslimi fi 'abdihi wa la farasihi sadaqa que le musulman n'a pas à payer la zakat sur son abd ainsi que sur son cheval. Ça veut dire, encore une fois, le abd dans le temps, les esclaves étaient une propriété, ils avaient une valeur. Donc lorsque quelqu'un va payer la zakat, il ne va pas, pour calculer la zakat, il ne va pas calculer la valeur de ses propriétés incluant son abd. ses propriétés personnelles qui sont à utilisation, à intérêt personnel, pas pour épargne ou bien pour le commerce, ça n'entre pas dans ça n'entre pas dans la zakat. La section qui vient juste après. la yardu man sa'ala billah. Là, on va parler de lorsque quelqu'un nous demande quelque chose par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque quelqu'un fait référence au nom d'Allah azza wa pour nous demander quelque chose, un service, un bien ou bien une abstention. Quelqu'un, il dit par exemple, par Allah, laisse-moi tranquille. Je te demande par Allah, subhanahu wa ta'ala. Il fait référence au nom d'Allah, azza wa ta'ala. Anna min ta'adhimi, min ta'adhimi Allah subhanahu, fi qalbil abdi an la yarudda man sa'alahu billah. Alors, ça fait partie de notre vrai tawhid ici, le fait de vénérer Allah, azza wa ta'ala, de ne pas rejeter une demande qui nous est faite باق الله سبحانه وتعالى للدليل بور سلا حديث رابورته بار ابو داود ainsi que annasa'i عليهما رحمه الله تعالى حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم notre cher prophète صلى الله عليه وسلم qui dit manista'adha billahi fa'iduhu waman sa'ala billahi fa'atuhu celui qui demande al isti'adha celui qui demande la protection par Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah azza wa jall me protège contre toi je demande la protection d'Allah contre toi par exemple ou bien man sa'alakum billah man sa'ala billah celui qui demande par Allah ya akhi Je te demande, billahi billahi par Allah, je te demande de venir avec moi pour m'aider demain dans mon déménagement. Alors il dit, le prophète sallallahu alaihi wasallam, faajibuhu ou Il faut lui donner, il faut lui répondre favorablement, même si c'est quelque chose qu'on n'aimait pas faire initialement. Mais ici on le fait, pourquoi? pour Allah subhanahu wa ta'ala liwajillahi azza wa jal parce qu'on Vénère, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِعُوهُ Le hadith, il dit par la suite, est celui qui vous fait un ma'ruf, qui vous fait un bien, quelqu'un qui nous fait un bien, quelqu'un qui nous a aidé, qui nous a offert quelque chose ou autre chose. Alors, فَكَافِعُوهُ Alors, donnez-lui une مُكَافَعَة. Une مُكَافَعَة, c'est comme un quelque chose en retour, lui faire quelque chose en retour pour le remercier en quelque sorte. Alors il dit, alaihissalatou salam, fa'il lam tajidu ma tukafiounahu, et si vous êtes incapable de trouver une mukhafa'a, de trouver quelque chose pour lui donner ainsi, euh, pour le remercier en quelque sorte pour ce bien qu'il vient de vous faire, alors il dit, alaihissalatou salam, فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ Alors, faites-lui le do'a jusqu'à ce que vous pensez que vous avez euh, fait assez pour le remercier, pour le compenser. Donc, quelqu'un me fait un bien, est-ce que je le laisse et je pars Non, ça fait partie du adab, du bon comportement dans l'islam ici de lui donner quelque chose en retour ou du moins de lui faire assez de do'a pour que la personne ressente qu'elle a eu quelque chose en retour. Et j'ai oublié ici de mentionner ou bien de traduire l'autre partie du hadith. وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِبُوهُ Celui qui vous invite, alors répondez à son invitation. Donc on va parler de tout ça en détail, Inch'Allah Azza wa Quelqu'un qui nous demande quelque chose par le nom d'Allah, ou quelqu'un qui nous invite, donc il y a il nous a invité ou quelqu'un qui nous fait un bien. Alors là, le prophète, alayhi sallam, il nous enseigne certaines choses qu'on devrait faire envers envers ces personnes -là. Alors, commençons par celui qui nous demande par Allah, من سألنا بالله عز و Alors, les ulamas, ils disent, تَجِبُ إِجَابَتُهُ Il faut lui répandre favorablement par ce hadith du prophète, alayhi sallatu wa alayhi sauf Si il y a trois couillouds, sauf si il y a trois choses ici. Donc, il y a trois choses ici qui nous permettent de faire exception et de ne pas lui répondre, de ne pas lui donner ce qu'il voulait avoir. Quelles sont ces trois choses? إِذَا تَلَبَّسَ إِلَّا أَمْرًا مُحَرَّمًا أَوْ يُعِينَهُ أَوْ يُعِينَهُ عَلَى الْمُحَرَّمِ Lorsque quelqu'un nous demande quelque chose d'interdit ou quelque chose qui lui qui l'aide à faire l'interdit, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, « Ka'ani as'alaka billahi an Comme s'il te demande de couper tes liens de famille. Alors ça, ça peut exister dans certaines familles. Quelqu'un, l'un de tes proches, il te dit, par exemple, euh, « Ton oncle mettant, ton oncle il va te dire, « As'aluka billahi »» Il est très en colère. Il te dit « Je te demande par Allah subhanahu wa ta'a, par le nom d'Allah, je te demande de ne plus parler avec ta tante. »« Allah tukallima khalataka » par exemple. Alors, ils ont un problème de famille, après ça on veut t'emporter dans ce problème. Et là, il va faire référence au nom d'Allah Azza wa Il te dit « billah »« Je te demande par Allah » Et si toi tu refuses, il te dit, regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si quelqu'un vous demande par le nom d'Allah, les ulamas, ils disent, non, non, non, non, si quelqu'un nous demande quelque chose de haram, d'interdit, soit pour lui ou pour nous, on ne répond pas. Même s'il demande par Allah subhanahu wa ta'ala, on ne lui répond pas favorablement. Une autre situation d'exception, « إذا كان طالب السائلِ لَيْسَ بِالْمَقْدُورِ كَانِيَسْ أَلَكَ بِاللَّهِ شَيْءًا لَا تَمْلِكُهُ Si quelqu'un nous demande quelque chose qui sort de notre capacité, qu'on est incapable de faire, quelque chose qui nous dépasse, alors on ne va pas dire, on va, euh, on va faire l'impossible pour, pour lui répondre. Si c'est quelque chose qui nous dépasse, ça, ça nous dépasse. Comme si quelqu'un te dit, es-elle ou billah, je te demande par Allah Azza wa de nous acheter ce masjid, de nous acheter ce bâtiment pour qu'on puisse faire le masjid alors que toi tu n'as pas les moyens ça te ça te ça te dépasse alors on va pas dire que c'est c'est une dette qui va rester sur euh, sur euh, comment comment dit ahdika ou sur ta responsabilité pour le restant de ta vie non tu n'as aucun engagement ici aucune obligation envers une telle demande et la troisième aussi qui est évidente idha Si le fait de répondre à cet appel, à cette demande, si ça cause un mal, quelque chose de néfaste, soit pour moi ou pour la personne qui fait la requête, qui fait la demande. Quelque chose pour moi, qui pourrait causer du mal pour moi, si quelqu'un me dit « Je te demande par Allah »« Que tu me donnes ta maison, que tu me donnes ton auto. » Alors quelqu'un pourrait essayer de manipuler une autre personne en disant « Donne-moi ton auto, donne-moi ta voiture, j'aime ta voiture, j'aime ta maison. » Alors il dit « Là, cest je ne peux pas, c'est la seule maison dont je dispose, c'est la seule voiture que j'ai. » Alors il dit « C'est al billah, je te demande par Allah de, la, de me la donner. » Les ulama, ils disent « Non, on ne donne pas dans une telle situation, parce que bien sûr, ça va être lourdement, euh, ça va causer des, de, de lourds dégâts sur nous. Donc « Yatadarrar ou Ou le contraire aussi, si la demande va causer du mal à lui. Quelqu'un qui vient voir un médecin, un patient qui vient voir un médecin, qui dit « Mon cousin, il était malade, on lui a donné tel médicament, il a été rétabli, alhamdoulilah. » Donne-moi une prescription, une ordonnance pour le même médicament. J'aimerais prendre le même médicament parce que ça fonctionne. Et le médecin, il essaie de lui faire comprendre que ce n'est pas la même situation. Ces deux cas différents, ce médicament, c'est pas bon pour toi. Ça va te causer des problèmes sérieux. Ça pourrait mener à ta mort. Il va dire "El toukabil là, je te demande par là de me donner ce médicament." Alors, est-ce qu'il doit lui répondre le médecin Non, il ne, doit, il ne doit pas lui répondre parce que dans cette situation-là, lui répondre favorablement, ça va lui causer du mal et des dégâts qui sont qui sont assez. Ah, c'est important. La même chose ici pour l'isti'adha. Isti'adha, c'est quoi C'est lorsque quelqu'un demande par Allah une protection. Asta'idu billahi. Asta'idu. A'udu billahi minka. Tu viens parler à quelqu'un, il te dit A'udu billahi parmi la shaitana rajim. A'udu billahi minka. Mettons, je vous donne un exemple. Un juge. Un policier, quelqu'un qui doit euh, faire régner la justice, il y a un problème. Alors il se présente auprès de quelqu'un qui est injuste, qui a fait du mal. Et il veut lui parler, il veut faire l'enquête, ou bien il veut, euh, euh, il veut le rappeler à l'ordre ou autre chose. Et que cette personne-là, elle se pense assez intelligente, elle va dire « Je demande la protection d'Allah contre toi » après ça, il va dire « Attention, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « Man isti'adha billahi faa'iduh »« Je viens de demander la protection d'Allah par le nom d'Allah azzawajal. »« Alors tu devrais mieux t'éloigner de moi. C'est obligatoire. »« Alors c'est quoi Est-ce que, est -ce que ça s'applique dans une telle situation ?»« Bien sûr que non. C'est évident que non. »« Mais les ulama, ils ont expliqué ici les deux situations dans lesquelles « Isti'adha billahi qu'on n'a pas d'obligation envers ça, parce que ça peut être utilisé, bien sûr, on le comprend avec une mauvaise intention. Première chose, il سْتَعَاذَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ alayhi Si quelqu'un, il demande la protection d'Allah contre une obligation qu'il a envers Allah Azza wa Comme salat al-jama'a, comme un salat Tu vas inviter quelqu'un, il va dire, viens avec nous faire la salat. Il va dire, أَعُودُ billahi مِنْكَا « Viens faire la salat, il a fait sali, a'oudhu billahi min ka » Non, cette manipulation ne fonctionne pas. Les ulamas, ils disent, le hadith ne s'applique pas ici. Ne s'applique pas ici, Allah Azza wa Jal, ne va pas le protéger contre nous. Parce que bien sûr, ici, on est en train de faire quoi On est en train de faire l'amr bil ma'ruf, on nahi anil munkar. Ou « il est sta'adha min haqqi, al-adam yid, ka'an yaqtula nafsan fal yaquulu » أعوذ بالله منك أن تخبير عني ou bien quelqu'un, encore une fois, comme on l'a dit n'est pas une obligation envers Allah mais quelqu'un qui euh, une isti'ada qui implique le droit des autres, qui fait du mal aux autres, okay, qui va remettre en question, ou bien qui va faire du mal euh, au droits des autres, comme si quelqu'un a commis un crime, imaginez les ulama, ils mentionnent ici l'exemple le, quelqu'un qui a assassiné une autre personne, il a commis un crime, et que nous, on a été témoins, ou bien on découvre que c'est lui l'assassin, le criminel, alors lorsqu'il le sait, qu'on le sait, il a peur qu'on aille informer, par exemple, les autorités, ou bien le juge, ou autre chose, de cette personne, et qu'on va leur dire, c'est lui l'assassin, alors il va dire quoi ?« A'ouzou billahi min ka'an Qu'Allah me protège contre toi » Contre, contre toi, qu'Allah Azza wa me protège contre toi, si tu vas informer et si tu vas, comment on dit, informer les autorités de, de moi ou si tu vas dire aux gens que c'est moi l'assassin. Alors là, c'est comme, encore une fois, une façon de, il veut te manipuler afin de, euh, afin de, euh, comment on peut dire ça, afin de te décourager au fait, ici, si d'aller faire justice auprès ou bien d'aller parler, par exemple, à la famille de la victime en disant « Je connais c'est qui l'assassin ?» Alors, il veut te manipuler par le nom d'Allah, ils disent « Ça ne fonctionne pas dans ce cas, le hadith ne, ne s'applique pas. » Mais dans le reste des situations, oui, on doit répondre favorablement si quelqu'un nous demande par le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, même si c'est quelque chose qu'on n'aime pas, tant que ça ne cause pas bien sûr un dégât qui est majeur et qui est important sur nous, si c'est quelque chose qu'on n'aime pas, alors Je vous donne un exemple. C'est des choses, encore une fois, parfois c'est un éptila, c'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal, même si l'autre personne elle a une mauvaise intention, c'est sans problème. Mais ça peut être une épreuve pour nous, tant qu'encore une fois, ça ne cause pas de dégâts majeurs. Dans notre cas, c'est pas quelque chose de dangereux pour nous bien pour l'autre personne ou quelque chose de haram comme on a détaillé. Mais pour le reste des situations, c'est une épreuve. Même si la personne, elle a la mauvaise intention, alhamdoulillah, on sera grandement récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala et on doit être patient comme dans le reste des des épreuves. Vous allez euh, vous êtes invité à une walima, à une fête de mariage par exemple. Et là, il y a un groupe de personnes qui se présentent, il y a la file, les gens vont se servir une personne après l'autre. Et là vous arrivez, c'est votre tour et il reste un bon morceau d'un euh, d'un type de nourriture. Donc il y a il y a plusieurs plats et il y a un plat que vous aimez bien, il y a un petit morceau, le dernier gâteau qui reste. Et là, vous allez le prendre pour le mettre sur votre plat et celui qui est derrière vous, il va vous dire as'aluka billah, je te demande par Allah Azawad de me laisser ce gâteau. C'est pour moi. As'aluka billah, je te demande par Allah Azawad. Alors là, qu'est-ce qu'on fait on va lui laisser on va le laisser ça parce que c'est alana billahi azza wa jal et nous a demandé par allah subhanahu wa ta'ala bien sûr est-ce que c'est la bonne chose à faire de son côté c'est pas la bonne chose on va voir ça tout à l'heure azza wa jal mais dans notre cas on va être patient c'est pas la fin du monde ici de de laisser un gâteau à la prochaine personne wal ajr ala allah subhanahu wa ta'ala récompense elle viendra d'allah subhanahu wa Ta'ala. Qu'en est-il maintenant de la question de hijabat ou da'wa On a parlé de ça tout à l'heure. La question de hijabat ou da'i al-muslim li at-ta'am le fait de répondre favorablement À l'invitation, du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de répondre à l'invitation du muslim. Lorsque le musulman il nous invite que l'un de ses droits sur nous, c'est de répondre à son invitation, de se présenter. Alors les ulama, ils disent, il y a deux cas. « li ursi »« tajibu ijabatu ilayha idha lam yakun fihi darar » Si quelqu'un, il nous invite à une fête de mariage, alors les ulémas ils disent, dans ce cas-là, c'est obligatoire d'y répondre favorablement, c'est wajib. Que ça, c'est obligatoire, dans ce cas, de se présenter et de répondre. Ça, c'est l'ordre du prophète, c'est là où le hadith s'applique avant tout comme les ulama il le menson allayhi ta'ala bien sûr avec des conditions les conditions entre autres c'est qu'il n'y ait pas de de façade il n'y ait pas de haram dans le mariage si on sait que dans le mariage il va avoir du haram évident là on n'a pas l'obligato l'obligation de de répondre ça c'est de 1 de 2 aussi idha lam yakun fihi darar il n'y a pas de mal sur moi, il n'y a pas de mal sur moi, il y a un mal mettant si je suis très malade et que les médecins m'ont dit de rester chez moi parce que le fait de de sortir lors de la prochaine semaine ou autre chose ça pourrait aggraver ma maladie. Alors là c'est un udr, c'est une excuse pour moi pour ne pas me présenter mais à la règle ici, c'est obligatoire de répondre à l'walim du mariage parce que le prophète wa sallam, dans l'autre hadith aussi, dans Bukhari, il, a, Muslim, il a dit alayhi salatu salam إذا دعي أحدكم إلا mati si l'un de vous est invité à la lawalim il doit se présenter il doit il doit venir la deuxième qui est derrière tous deuxième cas euh, si quelqu'un nous invite à autre que un mariage ça peut être une ri ou bien ça peut être juste une fête comme ça ou bien juste euh, une rencontre quelqu'un vous invite chez lui venez dîner chez moi demain par exemple Alors, il y a des ulama qui disent que c'est la même règle qui s'applique, que c'est obligatoire avec les mêmes conditions citées. Il y a une autre opinion, certains ulama qui disent que c'est que c'est mustahab, dans ce cas c'est souhaitable, ce n'est pas obligatoire comme c'est le cas pour Wali Matoub al -Urz. Nous avons une question, je pense, donc on va la prendre, Inch'Allah. dans la majorité des mariages il y a du tabdir donc du gaspillage en quelque sorte et de la musique est-ce que ça reste une obligation de répondre favorablement à l'invitation ça c'est comme nous avons mentionné tout à l'heure c'est comme on a mentionné tout à l'heure c'est que euh, si c'est comme euh, a dit l'ulama si c'est quelque chose, si c'est haram qui est évident donc surtout pour la question de la musique si on parle de la musique ici qui est clairement interdite c'est ce pas des par exemple des anachides ou bien d'ouf qui rentrent ici selon bien sûr les tafsilats de l'ulama dans le mariage et ainsi de suite mais la musique qui est clairement haram qui est fisque, alors là oui il ne faut pas se se présenter ça c'est de un on n'a pas l'obligation de se présenter la la question du gaspillage ici c'est quelque chose de relatif ok c'est quelque chose de relatif parce que le gaspillage de un ce n'est pas un munkar qui est d'ahir c'est pas un munkar qui va avoir Euh, euh, comment on peut dire ça euh, Un effet direct sur notre iman à nous, tant qu'on n'est pas, tant que c'est pas nous qui gaspillons, c'est pas moi qui gaspille. Si moi je je vais consommer avec modération, bien sûr avec les harkam, mais après ça, si la personne elle-même, tant qu'elle a dépensé du halal, elle en, dépense, elle en dépense trop. De nos jours, bien sûr, c'est le gaspillage, le gaspillage, c'est comme on dit. Mais ma'ammat bihi al-balwa, c'est devenu quelque chose de de général et de généralisé donc le gaspillage c'est même dans la rue c'est même dans les maisons et ainsi de suite donc insha Allah je ne perçois pas le gaspillage comme étant quelque chose qui nous euh, qui nous empêcherait de euh, de devoir répondre favorablement à la walima en toktel mais pour les autres munkarat comme la musique clairement haram ou autre chose ou al khamr ou le ou la nudité et ce genre de choses, alors là, oui, certainement, ça nous permet de ne pas se présenter. Donc ça, c'est une exception. Wallahu ta'ala, « A'lam kama dhakara dhalika al-ulama. » Naam. Ça, c'est le hadith. Donc, le hadith tout à l'heure qu'on a mentionné, le prophète S.A.W. dit « Man ista'adha billahi fa'a'idhu » Ainsi de suite. Donc, hadith ici authentifié par Al-Albani, par An-Nawawi Al et Ibn Hajar et d'autres ulama, alayhim rahmatullahi ta'ala, euh, alayhim rahmatullahi ta'ala, jamiyan. Donc, encore une fois, certains, certains détails, incha'Allah, azza wa jalla, ici pour revenir au hadith initial. Donc, euh, les ulama, ils disent مَنِسْتِعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِدُهُ اَيْمَنْ سَأَلَكُمْ أَنْ تَدْفَعُوا عَنْهُ شَرَّكُمْ أَو شَرَّ غَيْرِكُمْ بِاللَّهِ Donc là « استِعَاذَا» ici, «demander protection ». Donc ça rentre dans les deux cas ici. Soit quelqu'un demande la protection d'Allah contre mon mal à moi, selon ce qu'il perçoit. Peut-être que je ne suis pas en train de lui faire du mal. Mais quelqu'un demande la protection d'Allah azzawajal contre mon mal je veux vendre quelque chose à quelqu'un je suis un vendeur qui marche dans la rue et qui se présente je vais parler aux gens que je ne connais pas je vais leur parler pour essayer de vendre mon produit c'est pas haram c'est pas interdit mais là j'arrive chez quelqu'un je dis est-ce que je peux te parler deux minutes inch'Allah j'ai un produit à te présenter il va me dire là qu'est-ce qu'il faut faire il faut partir tout de suite il faut partir tout de suite il faut pas il faut pas ici négocier c'est pas comme quelqu'un qui me dit je suis occupé je peux lui dire ah juste deux minutes là, quelque chose de vraiment intéressant peut-être je peux négocier mais si quelqu'un il me dit aoudou billahi minka je dois partir tout de suite la même chose si quelqu'un demande la pro, demande la protection d'allah azza wa jal ou bien il demande par allah azza wa jal ma protection quelqu'un il me dit je te demande par allah subhanahu wa taala de me protéger contre telle personne qui me veut du mal Alors la même chose, selon les conditions déjà citées tout à l'heure, si ce n'est pas euh, injuste, si ce n'est pas un criminel qui veut juste chercher refuge auprès de moi, ou si ce n'est pas quelqu'un qui me demande quelque chose, bien sûr, qui me dépasse, qui pourrait me causer un mal qui est plus grand, alors là je dois défendre cette personne si c'est dans, dans ma capacité de, de le faire, bien sûr. Comme dans le hadith du Prophète, alayhi salatu wassalam, hadith, ici, hadith, dans Sahih al-Bukhari, hadith de Al-Jawniyya. Al-Jawniyya, c'est une femme que le Prophète, sallallahu alayhi salam, allait épouser, alayhi salatu wassalam. Prophète, sallallahu alayhi salam, il même, si je me rappelle bien, il a même fait le aqd ici, le contrat du mariage. Elle était l'une des, euh, des épouses du Prophète, alayhi -salam, mais de façon très brève. Pourquoi Parce qu'il y a certaines des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient jalouses. Bien sûr, c'est la jalousie. Ça arrive ici entre les différentes épouses. Donc, elles ont dit à cette femme, elles ont dit « Lorsqu'il va venir te voir, dis « A'udhu billahi minka ». Elle n'a pas compris c'est quoi. Mais elle, elle, ils ont dit « Ils lui ont conseillé ici quelque chose de mal pour elle ». Ils ont dit « Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient pour te parler, dis tout simplement « A'udhu billahi min qui veut dire « quoi Je demande la protection d'Allah contre toi ». Et là, lorsqu'elle a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit quoi ?« Laqad'u'z tibi mu'ad »« Tu as demandé la protection du protecteur d'Allah azawajal » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et l'a retourné chez sa famille, ça veut dire, et si je me rappelle pas, si c'était un divorce ou bien un khul ou autre chose, Allah Ta'ala a'lam, je me rappelle pas de l'histoire dans tous ces détails, la narration, mais ça fait référence ici au fait, bien sûr, que le prophète, alayhi salatu wa n'est pas resté avec cette femme, alayhi salatu wa et la raison était le fait qu'elle a demandé la protection d'Allah Azza wa Jal. Et là, on voit ici, bien sûr, la crainte que le prophète, sallallahu alayhi wa avait d'Allah, subhanahu wa Ta'ala comme à ce qu'il craignait Allah subhanahu wa ta'ala le prophète alayhi à ce point là au point de de euh, ne pas continuer un mariage juste parce que la femme elle a dit a je demande la protection d'Allah azza contre contre toi et ça c'est hadith bien sûr l'histoire vous n'avez pas à Euh, ce hadith-là, vous n'allez pas, vous n'avez pas à le propager partout et à, la, à le dire à, à, à toute personne parce que ça pourrait créer des, des problèmes de famille avec la jalousie et ainsi de suite. Donc encore une fois, c'est pas tous les hadiths. Le hadith al'amma » C'est pas tous les hadiths ici que on va, on va les citer à tout le monde. Celui qui celui qui veut apprendre sa religion, bien sûr, il, il, il est là, il y a rien qui est caché. Mais pour les gens ici, pour l'Awam, qui pourraient mettre Euh, les textes à l'extérieur de leur contexte ou bien euh, mal les utiliser pour faire le mal Allah Azza wa il a révélé la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala toutes ces أحكام qu'on est en train de voir Allah Azza wa il les a révélés Subhanahu wa Ta'ala pour la guider des gens pour faire le khair pour faire le bien mais lorsque les gens apprennent din apprennent les informations pour les manipuler pour faire le mal là il y a des choses parfois qu'on peut et parfois qu'on doit retenir et ne pas propager auprès auprès de genre Allah toutaala aalam wa man saala billahi fa aatooho man ala billahi fa celui qui demande par Allah azzal donnez-lui alors ici c'est la même chose les ulama il dit yadkhulu fi dhalika an al qasama al alayhi billahi an yaf'ala kaza le serment par Allah c'est la même règle qui s'applique si quelqu'un dit « Par Allah, tu vas me laisser le, le morceau du, du gâteau. Par Allah, c'est moi qui vais le manger, c'est pas toi. » Alors ici, ça rentre. C'est la même règle qui va, va s'appliquer, celle que nous avons mangé, euh, celle que nous avons mentionné plus tôt tout à l'heure. La même chose ici, si quelqu'un il dit euh, « Billahi alayka » Donc, pour certaines personnes, ils disent le mot « Billahi alayka », l'expression « Billahi alayka »« Par Allah sur toi. » La même chose ici, la même règle qui s'applique et euh, c'est important aussi d'apprendre à ces personnes-là parce que des personnes le disent parfois avec une bonne intention et ça devient comme une, une expression familière. Alors, langage familier. Alors, les gens, ils doivent comprendre la lourdeur de cette parole et ne pas la jeter à droite et à gauche. Billahi alayk Billahi alayk. Billahi alayk. Donc, ça c'est c'est un peu extrême, un peu ici exagéré de mettre les euh, de mettre ton interlocuteur toujours ici dans la contrainte et sous la pression. Donc, il ne faut pas exagérer avec ce genre d'expression Allahou Taala. Et dans le hadith aussi de Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ma Hadith authentique le prophète sallalahu alayhi wa sallam il a akhbirukum bisharrin nas rajul yasalu billahi wa la yu'ti bih devrais-je vous parler de la pire des personnes quelqu'un qui demande par Allah et qui ne donne pas quelqu'un qui en lui demande par Allah azza wa jall et qui ne donne pas il dit le prophète sallalahu alayhi wa sallam, que ça c'est parmi les pires des personnes billahi, wa et la dernière partie du hadith qui est aussi très importante qui fait partie de l'éthique Et s'il vous plaît, propagez ce hadith, propagez cette partie du hadith ici qu'est-ce qu'il dit le prophète عليه الصلاه والسلام Man sana alaykum ma'rufan Celui qui vous fait un bien, c'est quoi le akhlaq, c'est quoi le adab de l'islam lorsque quelqu'un nous fait un bien, quelqu'un nous rend un service. C'est quoi le adab de l'islam Est-ce que c'est comme plusieurs personnes ce que plusieurs personnes font de nos jours Ça veut dire dire il m'a fait du bien. C'est bien pour lui, il va être récompensé par Allah Azza wa Jall. Par contre, moi tout ce que je lui dis, assalamu alaykum, à la prochaine. La prochaine fois que j'aurai besoin de toi, je vais te rappeler. Ça c'est les mauvais akhlaq, c'est pas les akhlaq de l'islam 'Iyad billah Subhana wa Ta'ala, le bon comportement de l'islam. Alors comme il dit si qala Ibn Uthaymeen, fa ilayka bi injaz muamalat wa kana 'amalu zaidan al-wajib 'alayhi fa kafi'hu. Wa hakadha. Si si quelqu'un surtout si la personne fait un certain effort pour nous rendre un service pour nous aider alors la sunna ordonnée par le prophète sallalahu alayhi wa sallam lui-même c'est quoi c'est al mukafa'a c'est quoi le récompenser de le compenser de le compenser avec un cadeau avec un autre service de retour les ulama ils disent كان كبير الشأن ولم تجري العادة بمكافأته par contre si la personne c'est quelqu'un de très important et que ce n'est pas dans les coutumes, ce n'est pas dans le standard de le, de le compenser. Comme, par exemple, un roi. Un roi qui te fait quelques, un, un bien, qui te rend service. Un milliardaire qui te rend service, qui te fait un bien. Liwadjillahi subhanahu wa ta'ala. Alors, dans ce genre de situation, parfois, ça peut être très difficile de le compenser, de compenser la personne, parce que, bien sûr, on n'est pas au même standard, ici, de vie. Ce qu'on peut offrir en retour ne... Quand ne n'atteint ne, ne, euh, même pas le 1% de ce que cette personne, elle possède déjà ou bien qu ce qu'elle peut s'offrir. Quelqu'un de pauvre, il aura de la difficulté à compenser. Quelqu'un de riche, de très riche, qui l'a aidé. Alors, c'est quoi la situation ici Ou bien c'est quoi la solution C'est que parfois, on peut faire « al-du'a ». Le dernier recours ici, il dit le prophète, « alayhi salatu wa salam » de lui faire « al-du'a », de faire l'invocation. فادعوه حتى تروا انكم قد كافأتموه دونك لا moindre des choses à faire ici c'est adoua pourquoi fa huwa idha ahsana ilayhi wa lam yukafaehu yabqa fi qalbihi naw' ta'allumihi liman parce que c'est une nature humaine ici que parfois la personne elle va nous faire un bien et que si on va pas compenser si on va même pas montrer notre appréciation même pas faire un doua, c'est quoi l'impact Peut-être la personne va se sentir mal, mal à l'aise, que euh, peut-être que je n'ai pas assez aidé cette personne, ou bien peut-être que cette personne-là ne mérite pas mon aide, ou bien peut-être la prochaine fois, les gens ne devraient pas, ne mériteraient pas mon aide, si tout le monde, la personne pourrait avoir une mauvaise impression, et si que les, les gens ne sont plus reconnaissants, et de ce fait, ça ne vaut plus la peine de se sacrifier pour les autres. Il faut juste se sacrifier pour soi-même, pour notre famille, pour nos proches et ainsi de suite. Alors le problème de nos jours, et ça c'est très important, comme j'ai mentionné, moi personnellement je déteste ça lorsque les gens, ils ont de mauvais akhlaq, un mauvais comportement et qu'ils essayent de coller ça à la religion, et coller ça à la religion d'Allah Azza Alors certaines personnes, encore une fois, ne compensent pas, ne remercient pas, ne font pas du'a, même pas du'a. On parle ici d'un dua qui est exprimé. On parle pas de dua « bi-zahiril-ghaib » entre toi et entre Allah Azza wa C'est autre chose, c'est un bonus. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande ici de faire, c'est un doua direct dans la face, dans le visage de la personne, de lui adresser le doua. Alors plusieurs personnes de nos jours, comme on l'a dit, ni il compense, ni il remercie, ni il reconnaît, ni il fait un dua, Après ça, si quelqu'un va lui va lui reprocher cela, il va dire mais il devrait faire le bien, il wajhillah dans l'islam, il le fait, il le fait il wajhillah, il le fait pas pour moi, pourquoi est-ce qu'il attend mon remerciement La ya akhi ça c'est pas l'islam qui enseigne cela. Ça c'est toi qui as un mauvais akhlaq, mauvais comportement, tu essaies de coller ça à la religion d'Allah Azza wa Et là, je vais vous donner un exemple, un exemple qui est important à citer parce que encore une fois, parfois les gens qui sont concernés sont mal à l'aise, ils sont gênés. Et euh, cet exemple que je vais le, le mentionner, il, il, il, euh, il regarde, il est lié aux personnes les plus gênées à mentionner et à parler de ce genre de choses. Mais il faut en parler parce que c'est la religion d'Allah. Plusieurs personnes de nos jours, déjà, euh, j'ai vu seulement un alim oser parler de ça déjà une fois. Et j'ai parlé même à certains shuyur et certains douads. Plusieurs se plaignent du même problème. De nos jours, les gens peuvent facilement contacter des mashayir, des douads, même parfois des savants, ainsi de suite, à travers Internet, les réseaux sociaux, par email, ainsi de suite, pour demander des questions sur Hadith, sur la religion dans leur zone et plusieurs personnes de nos jours je vais pas généraliser je vais pas dire que tout le monde a une mauvais un mauvais comportement j'ai en train de parler de du certains de certains types de personnes de nos jours qui ne sont pas reconnaissantes Des, des efforts des autres de un et de deux qui n'ont pas aussi adab ou talab et l'ilm dans la religion d'Allah il y a adab ou talab et et ce genre de personnes c'est certain s'ils si vivaient dans le temps de l'imam Malik ou l'imam Ahmed ou autre chose et qu'ils vont se comporter avec eux, l'imam ahmad et Malik et autre chose ne vont pas être gênés de leur dire la vérité vont les exclure de leur majal et ils n'auront plus le droit de venir pour apprendre talab et l'ilm parce qu'il y a éthique de talab et l'ilm dans la religion d'Allah alors comme j'ai mentionné de nos jours il y a des gens Ya cheikh, ils vont s'adresser à un alim sur internet, on le voit sur Twitter, sur les autres réseaux sociaux. Ya cheikh, ça c'est halal ou c'est haram Alors là le cheikh, il va prendre le soin de te répondre, de te donner de l'importance déjà, sachant que peut-être il a des des centaines de personnes qui le contactent. Alors il va t'accorder de temps en temps, il va te répondre et certains ma chers parfois, ils vont s'investir Je connais certains machaires, ils ne se permettent pas de donner, même s'il sait que ça c'est la vérité. Il sait de quoi il est en train de parler, mais il dit ici pour qu'il y ait une hudja claire, pour que les gens n'aient pas d'excuses. Il va s'investir, il va faire des copier-coller, il va bansonner des hadiths, ça prend du temps cela. Et l'autre personne par la suite c'est quoi C'est le silence total. Même pas un accusé de réception. Bien reçu Merci, shukran, jazakallahu khair, barakallahu fik, nafa'allahu bika, ahsanallahu ilayka, alhamdulillah, j'ai compris. Au oh, moi, ya Akhifullah Azza wa Jal, он accusé de réception. Mais lorsque quelqu'un s'investit, parfois ça nous arrive, même, je ne suis pas un alim, mais je suis en train de parler ici encore une fois de ce que tous les du'ats, une situation à laquelle tous les dohates ils font face et pire encore les ulama parce que les ulama comme on a mentionné on a une obligation d'éthique ici de de de à euh, particulière envers les ulama, Tout comme Allah Azza wa nous a donné des hikams particuliers pour ce qui est de notre comportement envers nos parents, par exemple, il y a des hikams particuliers du comportement envers les ulama, ahlul ilm. On ne, les traine, on ne les traite pas comme le commun des personnes dans la rue. Donc, comme j'ai mentionné certaines personnes, même la façon de laquelle ils demandent la question, il n'y a pas d'adab dans ça. Il va dire, « Ya sheikh, halal ou haram, yajouz ou la ya Pourquoi yajouz ou la ya Non, c'est pas comme ça qu'on demande Une question. Les ulama, remarquez, remarquez. Et il y a, de nos... on peut trouver ça dans les livres, ulama salaf, mais on peut tr trouver ça même de nos jours. En vidéo, en audio, même lorsque parfois il y a des majalises enregistrés, un alim qui s'adresse à notre alim. Et allez voir comment est-ce que le savant s'adresse à un autre savant. Pas un jahil, pas un ignorant qui s'adresse à un savant. Alim, comment il s'adresse à un autre alim. Il va dire... Ahsan Allah ilaik shaykhana, barak alim qui s'adresse à un autre savant peut-être que lui le dépasse dans le ilm, mais il va lui parler avec avec respect et va et avec éthique. Alors comme on a mentionné, le problème avec ça c'est que parfois il y a même pas d'accusé de réception. Ça m'est déjà arrivé personnellement moi de recevoir des questions parfois par email, par internet et là je réponds à la personne. Et c'est déjà arrivé, vous le savez, ça arrive, ça m'arrive parfois et ça vous est arrivé à tous d'envoyer des emails et que La personne vous dit quelques temps plus tard « je n'ai pas reçu cet email ». Ou bien parfois il y a un message d'erreur, un autre email qui revient que le message a été rejeté le serveur l'a rejeté ou autre chose. Alors là, qu'est-ce qui arrive lorsque j'envoie une réponse à quelqu'un, je m'investis à faire une recherche, j'envoie la réponse à une personne et que la personne, elle n'accuse même pas de la réception de de cette réponse. Même si il n'y j'ai pas besoin de ton doua ni de ton merci, ni autre chose. Mais le problème là, c'est que tu m'as laissé dans le flou. C'est que peut-être moi je vais me sentir mal à l'aise. Peut-être que J'ai envoyé un email que toi, tu l'as pas reçu et que toi, tu vas penser que moi, je ne veux pas t'aider ou bien que je ne veux pas te répandre ou bien que je n'ai pas de temps pour toi. Et là, tu vas penser du mal des, des autres. Tu dis les gens, on leur demande des questions sur la religion. Ils ne nous clarifient pas. Alors, la moindre des choses, c'est quoi C'est même si tu ne veux pas faire doa comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire la moindre des choses, c'est de dire bien reçu. Wadah, c'est clair, j'ai compris. Ça, c'est la moindre des choses. Alors, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa'illam ta'jidu دعوا et dans l'autre doua aussi du prophète alayhi salat wa il nous a il nous a mentionné regard, écoutez ce doua peut-être que vous connaissez pas ce hadith qui est le asl ici qui est euh, l'une des sources ou bien l'un des formes d'un doua qu'on dit très souvent il dit le prophète sallallahu alayhi wasalam man sanaa ilaykum ma'rufan fa qala li fa'ilihi jazak Allahu khayran faqad vous fait un bien Il le Prophète s.a. « Et que vous lui dites, «Jazak khayran, qu'Allah te récompense. Alors, tu as fait assez de louanges. C'est assez de louanges. Alhamdoulin, dans la religion d'Allah azzawajan, on n'a pas, comme on dit, à se mettre à quatre pattes devant quelqu'un qui nous a fait du bien. Al-Minnah, ça aussi, c'est dangereux. Ça peut être dangereux pour notre iman. C'est pour ça que compenser l'autre personne, c'est pourquoi ici On essaye de notre mieux si possible de compenser l'autre personne. C'est justement pour ne pas avoir ici de mine de redevance envers cette personne dans l'avenir. Parce que sinon, toujours cette personne-là pourrait nous dire un jour, « Moi, je t'ai aidé un jour. Moi, je t'ai fait telle chose. Si moi, je vais le compenser, alhamdoulilah, c'est de façon réciproque. Au moins, la moindre des chances, c'est de lui faire un doa ». Pas ici un dua qui va prendre une demi-heure avec les moubalagats et les mensonges et l'exagération et l'excès. Mais il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait déjà de dire « Jazakallahu khayran » Alhamdulillah, ça c'est beaucoup de bien et c'est assez, assez, euh, assez comme doua Sahihahu al-Albani » authentifié par « Al-Albani » Dans un autre hadith aussi authentifié par « Al-Albani » alayhi rahmatullahi ta'ala qui nous présente des euh, des situations ou bien une... Euh, Une, euh, comment on peut dire ça Une solution plus détaillée. Il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Man sonia ilayhi ma'rufun, fal yujzi'hu, lam yujzi'hu, fal alayhi, fa innahu idha athna فقد faqad Il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Celui qui vous fait un ma'ruf, alors qu'en pensez-le. »« Si vous ne le compensez pas, fal alayhi, alors Faites les louanges de cette personne. C'est quoi les louanges encore une fois C'est quoi C'est pas les louanges exagérées, ok C'est pas comme certains encore une fois dans certains pays pauvres. Euh, يعne, Allah, parfois les gens sont sont dans des, des situations très défavorables, en plus de l'ignorance et ainsi de suite, et ils vont s'asseoir devant un prince qui leur a offert une maison, et là ils vont réciter de la poésie pendant une demi-heure c'est pas ça le sens, mais c'est de dire à la personne tu es quelqu'un de très serviard qu'est-ce qu'on vient de faire ici le prophète s.a.s.m. l'a dit la belle parole est une c'est quoi sadaqa? c'est un acte de charité. Pourquoi c'est un acte de charité Wallahu alam. L'une des raisons derrière ça, c'est que regardez. Moi, en disant à la personne, Barakallahu fik, Alhamdulillah, Mashallah, tu es très serviable. Tu m'as beaucoup aidé, Alhamdulillah. Jazakallahu ta'ala khayran. Cette personne va se sentir tellement bien avec ces quelques mots que la prochaine fois, elle va aider quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un qui va être plus dans le besoin que moi. Peut-être qu'elle va faire des sadaqa vraiment avec de l'argent. Elle va parce que là, elle aime faire le bien. C'est le contexte, l'environnement, il est encourageant ici pour faire, pour faire le bien. فَإِنَّهُ إِذَا أَثْنَ عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَهُ Il dit le prophète sallallahu alayhi عليه وسلم. Car si il va faire les louanges de cette personne-là, et eh bien, il a, il a été reconnu envers lui. Il l'a remercié chacun. وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ Il dit le prophète sallallahu alayhi عليه وسلم. وَإِنْ كَتَمَهُ Celui qui cache, c'est quoi ça Cacher Quelqu'un te fait du bien, quelqu'un me fait du bien, je ne dis rien, je cache. Je m'abstiens de le remercier. Je m'abstiens de lui faire doigts dans son visage. Je m'abstiens de le compenser. Il dit le prophète صلى Il a fait le coffre envers lui. C'est pas le coffre ici contraire au iman, c'est coffre au nirma. Il n'a pas été reconnu envers la nirma, la bienfaisance de de cette personne. N'ham sâhah al-Bani authentifié par al On a la question ici. Est-ce que celui qui offre l'aide, peut demander clairement au bénéficiaire de lui faire du'a en retour de, de son aide. Est-ce qu'on peut faire du'a La question de demander du'a, ça s'applique pour ce cas et pour les autres cas en général. Donc, euh, On sait que dans la religion d'Allah on peut demander à quelqu'un de nous faire du'a, mais c'est pas n'importe qui. Ça c'est seulement aux personnes euh, les personnes qu'on pense, que ce des personnes qui sont qui sont pieuses et qui craignent Allah subhanahu wa taala, qui craignent Allah azza wajal. C'est pas n'importe qui qu'on dit fais-moi duah. Ok, donc si quelqu'un, on pense que c'est quelqu'un qui craint Allah azza ou bien c'est quelqu'un qui va être dans Al-Ta'a, quelqu'un qui est dans Al-Ta'a, dans l'obéissance d'Allah azza quelqu'un qui s'apprête à faire le hertif dans le mois quelqu'un qui s'apprête à aller au hajj quelqu'un qui est en train de jeûner, c'est une journée de siyam et on va lui dire n'oublie pas de me faire doa que la personne nous ait fait un bien ou bien qu'elle n'ait pas fait un bien maintenant le fait de le demander spécifiquement à la personne de lui dire fais-moi doa ou bien remercie-moi, autre chose alors Allah Ta'ala a'lam C'est pas quelque chose qu'on devrait nécessairement faire si la personne ne l'a pas fait. L'autre ne m'a pas fait doha, l'autre ne m'a pas remercié. Mais parfois on peut le faire. Dis on peut le faire si on pense ici si c'est une question qui revient à maslaha. Si on pense que ça va pas être mal perçu, ça va être plutôt Euh, la personne va être plutôt elle-même mal à l'aise. Alors là, ça peut entrer dans « Amar bin Marouf »« Nahi'ani al-Munkar » Donc, on peut dire à la personne ici « Tu sais quoi ?»« Tu peux au moins dire « Barakallahu fik. Tu peux au moins me remercier » Comme c'est dans la sunnah. Donc, « Si ça va lui servir de leçon euh, »« Il n'y a pas de mal dans cela »« La haraja »« La haraja »« Fi dhalika »« Inch'Allah » Passons à la prochaine section. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فِكُمْ بَرَكَ اللَّهُ جزاكُمْ Donc ici, prochaine section nous parle de lorsqu'on demande quelque chose à Allah Azza wa Jal et par le visage d'Allah Azza wa Jal بِوَجْهِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ Demandé par le visage d'Allah Azza wa Jal ça c'est très grand Demandé par le visage d'Allah Azza wa Jal qu'une telle demande devrait seulement être faite pour Al-Jannah Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam قَالَا عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَسَلَامَ لا يُس On ne demande par le visage d'Allah que Al Jannah. Rauhah Abu Dawud rapporté par l'Imam Abu Dawud. Alayhi rahmatu Taala. Les éleveurs disent, disent, les éleveurs disent, les éleveurs disent, les éleveurs disent, les éleveurs disent, les éleveurs Euh, comme c'est l'opinion par exemple de l'Albani autre chose وَلَاكِن قَالَ الْعُلَمَاءِ يَنْ جَبِرُوا بِمَجَا فِي الْرِوَيَاتِ الْأُخْرَةِ مِنَ النَّهِيَ عَنِسُ آلِ بِوَجِ اللَّهِ par contre le hadith même s'il est faible ici par sa chaîne de narration il est soutenu par certaines autres narrations qui disent de ne pas demander du n'importe quoi par le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala donc là On remarque que cette nouvelle section, elle vient un peu faire l'équilibre avec la section juste avant. La section juste avant, c'est pour celui qui nous demande par Allah. Donc, c'est nous qui recevons une demande. Maintenant, c'est le contraire, celui qui initie une demande. Il ne devrait pas exagérer de demander par Allah, surtout si c'est par le visage d'Allah Azza wa Jal. bi-wajhika »« Même auprès d'Allah subhanahuwa » Alors, ici, dans le hadith du Prophète, «L'ayus alubiwaj illahi illa al-Jannah, on ne demande par le visage d'Allah » que elle donne que le paradis il y a une opinion qui dit ay la tasalu ahadan min al-makhlouqin bi wajhi Allahe le sens de ce hadith c'est quoi c'est pas le doua en tant que tel c'est lorsqu'on demande à quelqu'un encore une fois une créature une personne ça veut dire il faut pas demander aux gens par le visage d'Allah Azzawajal, qu'il ne faudrait jamais dire cela. Il ne faut pas dire à quelqu'un, on peut dire à quelqu'un, « Je te demande par Allah de me donner telle chose, de m'aider à déménager par exemple. » On peut le faire, mais il ne faut pas dire ici, par le visage d'Allah. Ya'a, je te demande, biwajhillah, par le visage d'Allah, Azza wa de venir m'aider dans mon déménagement demain. Il ne faudrait pas dire une chose pareille. Et il y a l'autre opinion qui interprète ce hadith dans un sens plus large, qui est même le dua auprès d'Allah. Alors, on ne devrait pas mettre par le visage d'Allah dans n'importe dans quel dua Non, les улама, ils disent اي لا تسألوا بي وجهه إلا الجنه وما يستلزموا دخولها Qu'il ne faut pas demander à Allah Azza par son visage, il ne faut demander que الجنه, ou ce qui mène vers الجنه ça veut dire les chances de l'au-delà, de l'akhira comme le fait de dire الله ما يسألوا بي وجهك الجنه Oh Allah, je te demande par ton visage de m'accorder الجنه Ou on peut dire aussi parce que c'est le même sens, ça, ça, ça mène bien sûr à la même chose, à, à la même à la même chose, de dire Ya Allah, je te demande par ton visage de me protéger contre Jahannam, contre l'enfer. Alors on peut faire cela. Mais les ulama, selon cette deuxième interprétation, ils disent il ne faudrait pas dire Ya Allah, je te demande par mon visage de m'accorder une belle maison, par exemple. Alors Parce que ça, c'est une chose qui est dans ad -dounia. Alors, on ne demande pas des choses, euh, des, choses euh, des questions ici par, par Ad-Dounia. Euh, je pas bien compris ici la question. Euh, juste pour mieux comprendre, que devons-nous conclure lorsqu'on ne reçoit pas de réponse de votre part par courriel <rire> Donc ça, c'est n'est pas quelque chose de relié ici au, au Doua en tant que tel. Mais je vais euh, quand même Répondre ici une question qui est administrative euh, que vous devez que devez-vous conclure lorsque je ne réponds pas à certains emails à certains courriels OK c'est euh, bien sûr toujours que ce soit pour moi et pour d'autres moi la même chose je dois avoir la même chose ici envers envers les autres un email un courriel qui est qui est initié ici ce n'est pas un service OK donc encore une fois on n'a pas toujours l'obligation de répondre au courriel. lorsque on parle on parle euh, Non, pas طيب, pas de problème inshallah. Mais euh, lorsqu'on parle ici des des emails, des courriels, la même chose ici en en général, on a tous droit au silence. Ça c'est la première chose. Donc ça même si on va dire dans la pire des situations, dans la pire des situations, parfois, je parle pas de vous personnellement, mais parfois il y a des gens qui envoient des emails ou bien des courriels qui demandent des choses Ça peut être, ça c'est, je suis en train de parler du cas ici extrême, encore une fois, qui s'applique à moi, qui s'applique à vous. C'est un droit que nous avons tous, qui s'applique à, à chaque musulman ici, c'est que on a droit au, au silence. Parfois, si la personne nous demande une certaine question, même, surtout si la question, parfois, elle n'a rien à voir avec la religion d'Allah, ou bien ce n'est pas un ilmun qui est wajib, et surtout, au pire, parfois, lorsque la personne, encore une fois, elle ne s'exprime pas de la bonne façon, elle ne s'exprime pas de la bonne façon euh, sous ou adabine la personne parfois ne commence même pas par salam ou alaikum, ok donc il y a des situations, mais bien sûr on ne parle pas de ce genre de situations, ça c'est des situations qui sont exceptionnelles, c'est pas à cause de cela habituellement que je ne réponds pas aux emails mais si le, le, le commun des situations, pourquoi moi et probablement vous aussi et d'autres personnes on ne répond pas parfois aux emails, c'est que parfois tout simplement on est des êtres humains, ça nous arrive d'oublier tout simplement de ne pas remarquer ou bien de ne pas avoir reçu l'email ou bien parfois de dire je vais répondre à ce message plus tard et on oublie de de le faire donc il faut comprendre bien sûr que on est tous des êtres humains on a tous beaucoup d'obligations et lorsqu'on a beaucoup d'obligations qu'on est incapable de tout faire en même temps la règle qui est logique et aussi la règle de chara c'est quoi tazir al wajibat ici lorsqu'il y a plusieurs obligations qui sont en compétition. Alors, il faut ici prioriser. Il faut regarder c'est quoi les priorités. On a nos vies personnelles, on a des familles. Et même ici, dans le domaine, bien sûr, de « illallah » subhanahu wa ta'ala, il y a des choses qui sont plus prioritaires. Il y a des gens, c'est pas par la personne, mais c'est par la question, parfois. Il y a parfois des personnes qui envoient une question qui est prioritaire, qui traite d'un sujet qui est prioritaire. Elle a besoin ici, la règle qui va s'appliquer dans « Shara » c'est « La yadouzou » تأخير البيان عن وقت الحاجة comme quelqu'un qui contacte pour vouloir apprendre l'islam, qui veut entrer dans l'islam, qui veut connaître, ou bien quelqu'un qui demande une question sur wajibat ou salat, qui ne sait pas comment faire la salat. Alors ici, on doit faire de notre mieux, même parfois en brûlant certains de nos intérêts personnels pour devoir répondre à cette personne. Et parfois, il y a quelqu'un qui va nous demander un renseignement, je ne sais pas moi, sur la biographie de l'un des tabirines. Est-ce que ça, s'il fait partie de tabirines ou bien de tabirines à tabirines Ou bien l'un des savants de l'islam Lui, c'était qui C'est Chouyour Ou bien c'est quoi Je n'ai aucune obligation, ni moi, ni d'autres personnes, à répondre à une telle question, parce que, bien sûr, c'est pas cette information, c'est pas nécessaire. Yaouma al-Qiyama, ça fait partie ici d'un bonus. Bien sûr, c'est pas pour dire qu'on va pas répondre à de telles questions, mais si on peut, on répond, ou parfois, tout simplement, on oublie de on oublie de le faire. Si on revient à Hadith, encore une fois, donc Les ulamas, ils disent وَفِيكُم بَرَكَ اللَّهُ جَزَاكُمُ اللَّهُ خيرا. Donc les ulamas, ils disent ici euh, On ne demande pas par le visage d'Allah Azza wa Jal. Le hadith, soit que ça parle du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala Ça veut dire, on ne demande pas Allah Azza wa Jal lui-même Par son visage, on ne lui demande que des questions de al Que des questions de al-ahkam, questions de l jannah, ainsi de suite. Il ne faut pas demander par le visage d'Allah Azawajel des choses de masalih de ad-dunya. Et l'autre interprétation, non, c'est que ici on peut demander à Allah Azawajel par son visage n'importe quoi, même les choses de ad-dunya, mais on ne devrait pas demander aux créatures, aux gens n'importe quelle chose par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Wa Allah ta'ala ala, ta a'lam. ici on a l'ayet dans surah al-an'am, euh, sur Sura 65 Allah Azza wa Jall il dit Subhanahu wa Ta'ala qul Allah Azza wa Jall est capable de d'envoyer une punition sur vous qui vient d'en haut alors dans le hadith authentique du prophète alayhi salat wa le prophète sallallahu lorsqu'il a récité cette partie de la aya il a dit quoi je demande la protection « Je demande ta protection par ton visage, il y a Allah. » Et après ça, Allah Azza wa il dit dans le reste de la ayah, « Au min tahti arjulikum »« Ou une punition qui vient d'en bas, de la terre en bas. » Alors le prophète sera al il a dit la même chose, « bi biwajjik » Y'a là, je demande ta protection contre ta punition. Je demande ta protection par ton visage. Donc là, on peut voir ici que par le hadith du prophète صلى alayhi عليه on peut demander la protection dans la contre sa punition subhanahu wa taala, que ce soit sa punition dans aduniyyah ou bien sa punition dans al aakhirah. Allahou taala, a'lam. Passons maintenant à une autre section qui nous parle, qui nous parle de laou. Le mot laou, laou ça. Je vais le traduire ici de façon simple. Après ça, on va voir les différents cas de figure de Charles O'Dell en arabe. Mais ici, là où ça veut dire si, si seulement, j'aurais dû. Donc ça, c'est le mot là où ici. Donc l'utilisation de là ou parfois, elle pourrait être contraire au tawhid. Elle pourrait être contraire à la vraie croyance en le qadar au destin d'Allah, subhanahu wa. Ta'ala donc on va parler inshallah de certaines paroles qui sont contraires au contentement envers le qadar, rida bi Allah subhanahu wa ta'ala, d'Allah que ça fait partie du tawhid, de la vénération d'Allah de ne pas s'opposer et de ne pas se sentir frustré contre son qadar subhanahu wa ta'ala ainsi que contre sa religion contre son son shar' subhanahu wa ta'ala car le mo'min le croyant il doit toujours avoir le yakin, la certitude que toute chose que la azza wa jall, il a écrit toute chose qui nous arrive qad Allah Allah azza wa jall, il a décrété et de ce fait on ne s'oppose pas au qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala et on Ne se frustre pas contre un qadar déjà passé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un qadar qui est déjà passé d'Allah azza wa jal. Eh bien, il ne faut pas quoi se frustrer contre ce qadar ou bien y'a tahassar. Sentir ici une certaine peine, une certaine tristesse envers ce que j'ai perdu. Ah, j'aurais dû ouvrir plutôt tel commerce dans tel quartier. J'aurais été aussi riche que telle personne. J'aurais dû me présenter un peu plus tôt au marché aujourd'hui, j'aurais pu acheter de euh, euh, un, un autre produit ou bien un meilleur produit avec un meilleur prix ainsi de suite que tout ça bien sûr c'est des choses de al hayat dunya hayat dunya ça ne vaut pas la peine de se peiner envers ça et de deux aussi c'est le qadar d'Allah subhanahu wa taala qui est déjà arrivé comme le prophète صلى nous a nous a renseigné alors le mot ici là où là où là donc soit là où ou bien là où là « Si ce n'était pas » ou bien « Si seulement » alors les deux ici sont mentionnés dans des hadiths du prophète alayhi salatu wa, assalam, ou bien dans des ayats du de Coran et du Karim. Ici, bien sûr, on va décrire les quatre figures dans lesquelles c'est haram, c'est interdit. Et c'est à vous par la suite de connaître c'est quoi les formules qui sont équivalentes en français, en anglais, en chinois, en n'importe quelle langue. Moi, j'explique le sens général ici fois qu'on comprend le sens, la signification de ce qui est interdit, alors là on sait dans toutes les autres langues qu'est-ce qui pourrait être interdit ou du moins détestable. Alors ils disent parfois c'est haram utiliser là ou ou bien là ou là. parfois c'est interdit c'est haram. Et c'est dans les cas de figure suivant. Il y a cinq situations que l'auteur nous mentionne ici. Il قِيلَتْ عَلَىٰ وَجْهِ الْإِعْتِرَاضِ عَلَىٰ الْقَدَرِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَ يَقُولُونَ Si on le dit par opposition au qadr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Opposition au qadr d'Allah azza wa jalla, encore une fois, au décrit, au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala que Si j'étais là, le médecin, un médecin, il va dire, si moi j'étais là, cette personne-là ne serait pas morte. Alors ça c'est quoi? Erterad c'est une opposition au qadar dans la azad. Parce qu'il est en train de dire que les infirmiers ou bien que tel autre médecin n'a pas bien géré la situation. Si moi j'étais présent, il ne serait pas mort aujourd'hui. Alors ça c'est quoi? interdit clairement interdit riyad billahi subhanahu wa ta'ala que tu arrives par le qadar d'Allah azza wa jalla deuxième ka qui dans lequel c'est interdit idha qilat ala wajh al-i'tirad ala al-shar' si on dit law si avec un sens ici de quoi d'opposition au shar' sharia d'Allah azza wa jalla ala comme certains des munafiquin on va parler de cette ayah dans quelques instants inchallah plus en détail qu'est-ce qu'ils ont dit certains des munafiquin alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'dū law ata'ūnā mā qutilū si seulement ils nous avaient obéi ça veut dire si seulement ils n'avaient pas obéi à Allah azza wa jalla à son prophète sallallahu alayhi wa sallam law ata'ūn wa lam yuti'ur rasūla alayhi wa sallam alors ça c'est comme plusieurs des munafiquin de nos jours lorsque quelqu'un de mal quelque chose de mal arrives à toi ou à quelqu'un d'autre parce qu'il a fait quelque chose de haram, de ta'a a obéi à Allah Azza wa Jal, il va dire quoi il va pas lui dire, bien sûr, clairement, s'il n'avait pas obéi au prophète, il va dire quoi S'il m'avait écouté, je lui avais dit de ne pas faire ça, je lui avais dit de ne pas aller au masjid, je ne, je lui avais dit, donc, si c'est quelque chose, encore une fois, « اعتirad على اشار الله » عزة وجل quelqu'un qui n'aime pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala je vais donner un exemple bien sûr parce que je donne cet exemple parce que c'est on comprend que c'est l'une des choses auxquelles les munafiquin ils euh, s'opposent de nos jours quelqu'un qui est marié et qui par la suite il envisage d'épouser une deuxième femme va avoir deux épouses et là l'un de ses proches son oncle ou son voisin ou autre chose il va dire je te conseille de ne pas le faire Pourquoi Est-ce que parce qu'il n'a pas les moyens de le faire Peut-être il n'a pas l'argent de le faire Il n'a pas assez d'argent Si moi je perçois que mon frère, que mon ami, mon voisin... Déjà, il prend pas bien charge de son épouse. Il, il n'est pas assez. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas assez de de revenus. Il il faillit à certaines des obligations majeures. Là, je vais lui dire. Je te conseille de ne pas le faire parce que Allah dit Allah azawajalla dit si tu es incapable d'être juste ici de de donner les droits à toutes tes épouses, il faut se contenter d'une seule épouse. Là, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un, il va te dire, il va dire par exemple son oncle, il va lui dire. Qu'est-ce que toi tu es fou? Tu vas épouser une deuxième femme? Est-ce que tu penses que tu vis dans dans l'âge, je sais pas moi, des ténèbres? Est-ce que tu es quelqu'un mu'tahleef? Tu quelqu'un radhi? Tu vis dans le passé toi? Maintenant vivre dans le 21e siècle et ainsi de suite? Et lui il va dire mais c'est le prophète Sérar az-Zawdil qui m'a donné ce droit. Et là il va encore une fois insister. Ca y est. Là quelque temps après, ce monsieur il a des problèmes avec sa deuxième épouse ou bien il a peut-être des problèmes avec ses deux épouses, là ça a causé de la jalousie ainsi de suite, c'est une épreuve tout comme ça peut arriver avec une seule épouse, ça peut arriver avec deux, avec trois, avec quatre, pas de problème, c'est la nature de la vie et là il va finir par divorcer cette deuxième femme, il va se retrouver avec des problèmes, et là l'autre il va revenir et va dire si seulement tu m'avais écouté ça c'est comme les munafiquines, ils ont dit ici dans la bataille de Ohud la même chose, donc ici c'est dire si par opposition à la religion dans la zone, le shara dans la Si seulement tu m'avais écouté, tu n'as pas suivi le quran Plutôt, tu n'as pas suivi le Hadith. Il va pas nécessairement Amunefr, il va pas te dire ça clairement, mais il va, il va te dire la première partie. Si tu m'avais écouté, ça veut dire si tu n'avais pas écouté ce que la religion elle te demande de faire. Troisième forme. وَمِنْهُمَا جَاءَ فِي الْحَادِثِ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا تحassur ici, si quelqu'un le dit, par tristesse, par peine envers, quoi? Euh, envers le passé. Ça veut dire, j'aurais dû faire plutôt telle chose à la place de telle chose. Bab Tahassur. Ah, l'erreur que j'ai fait dans dans le passé. Et ça, c'est la forme la plus la plus répandue, la plus générale. Et c'est pour ça que le Prophète صلى nous l'a nous l'a interdit. On va parler de ça plus tard, déjà dans quelques instants, le Hadith. Il va il va venir inshallah. Donc là, encore une fois, les rulama ils disent, c'est pas seulement pour le mot là où c'est tout entre mots qui s'y rapproche comme leita. لَيْتَا, ааа, ah, si c'était possible donc لَيْتَا, ici لَيْتَا الْتَحَسُرُ لَيْتَا, الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا ah, si seulement la jeunesse pourrait revenir, si seulement je pourrais redevenir jeune, encore une fois et fort, et ainsi de suite donc là, إذَا قِلَتَ عَلَى وَجْهِ التَحَسُرُ, si elle est utilisée avec cette, euh, cette intention-là, ou bien avec ce sens ici de تَحَسُرُ, encore une fois Ah, si j'aurais dû étudier dans tel domaine à la place qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi tel domaine j'aurais dû, et la personne elle continue comme ça, de se sentir coupable et ainsi de suite, ça c'est interdit, c'est haram la même chose ici, un autre cas de figure si quelqu'un le dit parce que il pas qu'il espère, mais il aurait bien aimé avoir plutôt l'opportunité de faire le haram. Comme dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mentionné les quatre types de personnes dans ce monde et il a mentionné les deux dernières personnes, il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, euh, Lam ilman wala malan. Donc, il y a un homme qui est ignorant, qui est jahil, qui ne craint pas Allah azzawajal, qui ne connaît pas Ad-Din, qui est peut-être un kafir billah azzawajal. Mais il a l'argent, il a la richesse, il a la puissance. Et de ce fait, il profite nuit et jour du haram. Il vit dans le haram, comme plusieurs des personnes qu'ils appellent de nos jours les stars et les vedettes et je ne sais pas quoi. Donc lui, il profite, il profite du haram. Pourquoi Parce qu'il a la possibilité de faire le haram et parce qu'il ne craint pas Allah Azza wa Il n'a pas Alors il cite après ça, le prophète sallallahu alayhi wasallam la quatrième personne qui vient. Celle qu'on vient de citer, c'est la troisième personne dans le hadith. Le quatrième, c'est celui... Qui ne craint pas Allah Azawajal, qui n'a pas l'ilm de la religion, la même chose, mais qui n'a pas les mêmes moyens que le troisième. Lui, il aimerait bien faire le haram, mais il n'est pas capable. Il peut pas le faire. Alors lui, lui il dit quoi Oh, si seulement j'étais aussi chanceux que lui pour que je puisse faire la même chose que ce, que ce que lui il fait alors là aussi c'est là où il est haram ici pourquoi parce que c'est espérer quoi le, le espérer le le haram espérer de désobéir à Allah azawajjal et dans ce sens c'est clairement clairement interdit c'est pour ça que le prophète sallallahu alaihi il dit fahuma filwizri sawa les deux seront les mêmes en termes de blâme, en termes de péché auprès d'Allah, celui qui faisait le haram, celui qui ne le faisait pas, mais qui voulait le faire, et qui voulait bien le faire, mais qui n'avait pas le moyen pour le faire, et la cinquième et la dernière forme dans laquelle il est interdit, il est haram de dire, c'est lorsqu'on l'utilise ici pour euh, justifier quoi le euh, nos péchés, la désobéissance, le haram par le qadr d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les mouchriquines, ils disent, comme dans sourate al-An'am, ayah numéro 148 « Lausha Allahu ma ashraqna » Si Allah, il voulait, on n'aurait pas fait le shirk. Quelqu'un, il va dire, il va te dire « Ya akhi, l'imadala tu Pourquoi tu ne fais pas ta salat Pourquoi tu ne jeûnes pas Ramadan Et l'autre, il va te répondre en disant « Si Allah, il le voulait, j'aurais fait la salat. »« Si Allah, laou, » Alors là, c'est interdit, c'est haram, de faire référence, encore une fois, au qadar d'Allah Azza wa pour justifier nos mauvaises œuvres. Taïd. Un deuxième cas de figure, ou bien deuxième situation, deuxième cadre général, c'est lorsque l'utilisation de laou, elle est licite. Donc, En général, elle est харам, mais il y a des exceptions. Parfois, elle е illicite. Comme quoi? الخابري, si on va le dire comme information, pas comme opposition au qadar d'Allah, on n'a pas de frustration, on n'a pas de sentiment négatif De, son, de sentiments négatifs. Et ça, c'est très important ici de le mentionner parce que peut-être que plusieurs personnes qui connaissent le hadith ici, de ne pas dire « où c'est un hadith qui est assez connu, peut-être que des personnes ne connaissent pas ce genre d'exception et ils vont vous blâmer parfois. Ils vont dire « Mais pourquoi tu dis « si seulement » ou bien « si c'était comme ça, j'aurais plutôt fait, fait, fait, fait comme ça ». Alors, il dit le prophète, salam, dans le hadith authentique rapporté par Bukhari et muslim, « la istakbaltu bin amri mastedbartu » маа сукту ал-хадия, маа сукту ал Je suis en train ici de parce que il a utilisé une formule ici qui n'a pas d'équivalent exactement en français donc je vais donner je vais expliquer ici par je vais utiliser d'autres mots qui se rapprochent des de, du sens utilisé par le prophète sallallahu alaihi wasallam c'est comme ce qu'on dit aujourd'hui si je pouvais revenir au passé si je pourrais, pouvais revenir en arrière c'est ça le sens de ce qu'il a dit alayhi tous cela mais surtout al je n'aurais pas pris al -hadith. donc là il parlait dans le contexte bien sûr de l'hadi qui est pour le pour le pèlerinage Donc les uléma ils disent de ce fait, je vais donner un exemple plus contemporain. Si quelqu'un va dire, moi, si je pouvais revenir dans le passé, eh bien, je n'aurais pas fait mon doctorat. Je me serais contenté d'une maîtrise et je serais allé chercher un emploi par la suite. Parce que un doctorat, faire un doctorat, qu'est-ce que ça fait? eh bien, ça, ça, te, ça peut t'éloigner du marché du travail. C'est difficile de trouver un, un emploi par la suite, si quelqu'un, il va dire comme ça. Donc, le fait de dire « si je pouvais revenir en arrière », si la personne, elle le dit par « tahassur » ici, parce qu'elle est frustrée contre son passé, là, c'est interdit. Mais si la personne, elle le dit par simple ici, conclusion, ce qu'elle a appris de son expérience, ça peut être pour les prochaines fois, Et ça peut être pour donner conseil à quelqu'un d'autre. Quelqu'un vient te demander un conseil. Toi tu as fait un doctorat, dis-moi, je pense à faire un doctorat comme toi. Et toi tu vas dire je te déconseille de le faire. Il dit mais je veux être comme toi. Et toi tu vas dire si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais pas fait de doctorat. Alors là c'est pas haram, hada Et ça c'est important de mentionner parce que Encore une fois, parfois, il y a des gens qui comprennent certains concepts de tawhid ici, ou bien de l'adab, adab al-kalab, euh, ou bien de al et de l'alfad, les bons mots à utiliser, comme ce qu'on est en train de mentionner ici, mais qui prennent ça à une extrême, euh, avec un certain sens ici, que, encore une fois, ça empêche. Donc, parfois, le simple fait de dire, ah, si les musulmans avaient fait ça à la place, ils n'auraient pas... Eu ça mais moi je ne le dis pas ici par tahassur ici, le mal pour blâmer le passé, donc je le dis ici il faut apprendre de l'expérience du passé il faut apprendre de l'histoire pour ne pas refaire euh, les mêmes les mêmes, euh, les mêmes, euh, les mêmes euh, erreurs encore une fois, ça c'est pas interdit bien au contraire, parfois c'est encouragé je pense qu'on a une question là Marie il y a une question oui Si on dit, si je pouvais revenir en arrière, j'aurais fait ça différemment. Ça, c'est permis. Oui, exactement. Mais, mais c'est l'intention qui va entrer en jeu ici. C'est l'intention ici, les ulama, ils disent que ça ne doit pas être ici par tahassur. Je ne le dis pas par peine. Ce qui est arrivé, je dois accepter. C'est je, je suis « radin biqadarillah azza wa jalla ». J'ai le contentement. Ce qui est arrivé, c'est arrivé. Alhamdoulilah, qaddar Allah wa masha'a fa'al. On va voir le hadith dans un petit moment, incha'Allah. Mais si je le dis, c'est pas par peine. Je suis pleinement content de mon qadar, de mon état, ok Donc, je n'ai aucune volonté ici de vouloir revenir au passé pour changer mon passé. Parce qu'encore une fois, je comprends maintenant que je ne peux pas changer mon, mon passé. C'est ça ce qui était écrit dans le Qadar, avant la création des cieux et de la terre. Mais là, je le dis quoi par, par leçon. Je viens d'apprendre la leçon. La prochaine fois, je vais faire ça de façon différente. J'ai appris maintenant comment ça se fait. Ou bien je te donne comme conseil de ne pas faire la même erreur que moi. Ça, n'a aucun problème, Charles. C'est bon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 Souhaitable, c'est recommandé. C'est pas seulement licite, c'est recommandé de dire ah si seulement, si jamais. Donc là, c'est pas haram, ça n'entre pas dans le haram, le cas que nous allons mentionner maintenant. Et ce n'est même pas juste licite, c'est plus que cela. C'est bien, c'est recommandé. C'est un bon signe. إذا قيلت على ودّه تمني الخير si quelqu'un le dit par espoir par volonté de faire le bien, de faire al khair. Moi, si c'est la saison de al les gens sont en train de faire le hajj, sont en train de faire le pèlerinage. Et là, je me rappelle de eux. Ou bien, je peux les voir sur un écran direct. Je vois les, les gens qui font le tawaf et ainsi de suite. Je dis ah si seulement je pouvais être avec eux. Ah si seulement je pouvais être fil maçjid maintenant pour faire as salat. » Est-ce que ça c'est haram Non non non, bien au contraire. C'est souhaitable, hada parce que le hadith que nous avons mentionné un peu plus tôt, on a mentionné les trois les deux derniers cas, donc le prophète sallalahu qui a parlé des des, euh, des des deux pires personnes. Donc parmi les quatre et après ça, il a ou bien avant ça, il a mentionné alayhi au début du hadith les deux meilleures personnes. رَجُلُنْ أَتَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَأَتَهُ مَلًا او كَمَقَدْ صَرَ وَسِمْ Une personne à qui Allah a accordé l'ilm, ça veut dire la foi ici, l'iman, la crainte d'Allah azzawajal, de un. Et de deux, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé les moyens. Alors il est en train de faire le bien. Il fait le hajj, il fait la umrah, il va construire un masjid, il va dépenser sur des orphelins, ainsi de suite. Ça c'est la meilleure des personnes. Et la deuxième personne, numéro 2, quelqu'un qui Allah azza wajl accordé al ilm ça veut dire la mais qui n'a pas les moyens de faire ce que le premier il fait. Et là, il dit quoi Comme dans le hadith ici, « L'aukanali mithlahadha amiltu fihi mithlalladhi y'amal. »« Oh, si seulement j'avais les mêmes moyens que tels pour que je puisse faire le khair comme lui il fait. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Fahuma fil ajri sawa. »« Les deux seront récompensés par Allah, subhanahu wa taala. Donc ce hadith-là, il nous indique que si on dit « si seulement » par ici l'intention de vouloir faire le khair comme tel et comme tel autre. Oh, si seulement j'étais riche pour que je puisse faire la umra chaque année et pour que je puisse faire le hajj et pour que je puisse faire li ça c'est pas haram, bien au contraire ici on va être récompensé pour notre intention bi idnillahi subhanahu wa ta'ala. Petit détail ici, puisqu'on est dans ça inchallah, azawajal. ouvrons une petite parenthèse sur la question de al-ihtijadoubi al qadar utilisez le qadar ici comme hujja comme excuse utilisez le qadar comme comme hujja et comme et comme excuse excuse de quoi exactement ça veut dire pour justifier nos erreurs si quelqu'un va justifier ses erreurs par le qadar c'est Allah azza wa qui a écrit est-ce que ça c'est Est-ce que ça c'est interdit ou bien c'est licite ça dépend des situations Ibn Al-Qayyim rahimahullah wa ta'ala il nous dit al-ihtijaj bil-qadar 'ala al-dhanb yanfa'u fi mawd'in wa yadurru fi mawd'in fayanfa'u idha ihtajja bihi ba'da wuqu'ihi wa at-tawbah minhu wa tark mu'awadatuhu kama fa'ala de se justifier, de justifier ses erreurs et ses péchés par le qadar, si on a déjà fait un tauba, Si les péchés font partie du passé, du passé éloigné, et c'est une page qui est fermée pour de bon. C'est confirmé. Alors là, on peut utiliser le qadar comme excuse, comme dans un hadith d'Adam, alayhis salam, Hadja Adam ou Moussa. On ne veut pas mentionner le hadith, c'est un hadith, et on veut avancer avec le contenu, incha'Allah, azawajal. Mais là, je donne un exemple. Comme si quelqu'un était... Euh, « Quelqu'un était un criminel dans, dans, dans le passé, il a fait beaucoup de mal, ça fait dix ans, ça fait vingt ans, il a fait un taubin. » Alors là, est-ce qu'il doit toujours pas, penser à son passé qui est, qui est mauvais, qui est négatif, alors que maintenant, m'achallah, il est une très bonne personne et ainsi de suite La réponse c'est que, que non. Tant que, alhamdoulilah, il est une bonne personne et qu'il est monté, il doit clore la page du passé. Sinon, ça peut venir ici de Shaitan. Ici, pour le décourager, pour qu'il ne fasse pas les bonnes oeuvres. Ou bien, « You'ayiruhu ahadun min al-nes nas Quelqu'un se moque de toi. Tu dis, hey, « Hé, toi, tu te rappelles, ça fait 20 ans, tu es un grand criminel. Maintenant, tu veux agir, ou bien tu joues aux religieux, et ainsi de suite. » Alors là, on peut utiliser le « qadar » comme excuse. On peut lui dire, « Mon passé, Allah Azza wa Jal, il l'a déjà écrit pour moi en tant que qadar. Maintenant, Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il m'a guidé. »« Wa amma al-mawdi'u أَلَّذِي يَضُرُوا الْإِحْتِجَادُ بِهِ فَفِي الْحَالِ وَالْمُسْتَقْبَلُ بِأَنْ يَرْتَكِبَ فِعْلًا مُحَرَّمًا Maintenant, là où on ne peut pas utiliser le qadar pour justifier le mal, c'est pour le présent ou pour l'avenir. Je ne peux pas dire, je suis en train de faire le haram, je ne fais pas ma salat, la usalli. C'est Allah qui a déjà écrit ça sur moi. Alors là, on ne peut pas faire une chose qui est, qui est pare, parce qu'entre autres, bien sûr, notre qadar pour l'avenir et pour l'instant ça veut dire le le l'instant qui vient juste avec juste à juste même pour le présent ça veut dire le présent le présent ça avance vite le présent maintenant quand je parle mais dans une seconde dans deux secondes je connais pas mon qadar maintenant je viens de le découvrir dans une minute je connais pas mon qadar je vais le découvrir donc de ce fait on connaît pas le qadar et on peut pas l'utiliser comme comme excuse اَا يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ أَمْرِشَيْ وَنْمَا قُتِلْنَا هَاهُنَا donc ça c'est une ayah, on l'a déjà mensuré dans le surat Al-Imran c'est les munafiquins qui ont qui ont, dit, qui ont dit ça lors de la bataille de Uhud lorsque plusieurs des sahaba étaient, étaient morts, étaient tués lors de la bataille de Uhud au début alors certains des munafiquins disaient oh si c'était à nous, on ne serait pas morts aujourd'hui ça veut dire on ne serait pas venu avec euh, pour faire cette bataille ainsi de suite c'était une bonne idée C'était une mauvaise idée de venir faire cette bataille, mais euh, ce n'était pas nous qui avons décidé. Si c'était nous qui avons décidé, on serait pas morts aujourd'hui. On n'aurait pas eu des morts. Et l'autre aïe a Les autres munafiqines qui ont dit aussi, lors de la bataille de Uhud, euh, il a dit à ceux qui sont partis avec le prophète, seulement S'ils avaient écouté qu'ils seraient restés ici à la Médine, ça veut dire ils auraient dû m'écouter, pas écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire ils auraient dû désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici c'est Atiradun ala ala al-shar'i. Donc là encore une fois, c'est euh, dans sourate Al Imran le hadith que nous avons ici, le hadith qui nous résume tout ce qu'on vient de mentionner dans le hadith authentique le hadith as-sahih rapporté par Muslim alayhi rahmatullahi ta'ala казал رسولу Аллаху та Аллаху Ваали и Салам, "Ипрус на мајнфагуќ, Ипрусќ и Ипрус. Сламу, "Пирс" еси. "Пирс", каде ги уламаат, бездлој од јуѓеди и истифрагу од усги. Сефардото мије, соа серију, соа соа дедије, во некаква сорта. Пронајди соа соа соа Alors le hirs, il est où Il dit :« Alé Sallallahu alayhi wa sallam, à sur toute chose qui t'est bénéfique. Donc toute chose, toute chose qui nous est bénéfique dans la douia ou dans l'après. Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, il nous encourage, il nous ordonne de faire ici de la prendre au sérieux, d'être sérieux, de faire les choses de la bonne façon, de se dédier, de s'investir et ainsi de suite. Donc là, il faut prendre les choses au sérieux dans la religion, dans la Azhar. Westain billah, il dit le prophète sallallahu alaihi wasallam, fais la isti'anah par Azza wa Jal, demande l'aide d'Allah سبحانه و تعالى. Walla ta'adz, walla ta'adz, ne fais pas preuve ici de faiblesse. « N'affaiblis pas dans ton intention, dans ta volonté. » Et une bonne volonté, une volonté soit bien déterminée. Mais avant tout, bien sûr, demande l'aide d'Allah, parce que rien ne peut être réalisé que par l'aide d'Allah, il faut pas dire Euh, et il faut pas aussi quoi dire c'est Allah qui va m'aider de ce fait je n'ai pas grande chose à faire ça aussi c'est ça aussi c'est fou on ne devrait pas agir ou bien penser comme ça c'est demander la de mais après ça al pas juste attendre que le kader nous amène les résultats il faut faire de notre mieux c'est le prophète qui nous a Ордоннен де ле фер. لا تفرد في طالبي ذلك ولا تتعاجز عنهم متاكilan على القدر Après ça, il dit le Prophète wa sallam, c'est ça le shahid. Quand on dit shahid, ça veut dire c'est la partie du hadith qui est pertinente pour la question dont on est en train de traiter. C'est pour ça il disent parfois les ulama Il y a un long hadith, mais il y a un segment du hadith. C'est ça ce qui nous concerne pour cette question. On appelle ça quoi الشاهد شاهد c'est comme un témoин شاهد يشهد le témoin طيب alors il dit le prophète صلى الله عليه وسلم وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كذا. لَكَانَ كَذَا وَكَذَا et si quelque chose t'arrive ne dis pas si seulement j'aurais fait ça à la place j'aurais plutôt eu telle et telle chose à la place alors il dit le prophète صلى الله عليه وسلم, non il ne faut pas dire ça ولكن وَل قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ dit قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ et dans une autre narration قَدَرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ les deux bonnes, ça veut dire c'est le qadr d'Allah, c'est Allah qui a décrété ça et il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala je ne peux pas le, changer le qadr d'Allah, azza Pour ce qui est déjà arrivé, comme on a dit, j'ai peut-être appris des leçons pour l'avenir, mais pour ce qui est déjà arrivé, on doit savoir que même si on pouvait revenir dans le passé, même si c'était possible, on n'aurait pas pu changer le cours de l'histoire parce que c'est déjà un qadar qu'Allah a écrit avant la création des cieux et et de la terre. Bien sûr, je ne vais pas vous vous apprendre maintenant ici ce dua par cœur, mais comme pour presque tous les dua qu'on apprend, allez, revenez à hisnul muslim la citadelle du musulman la forteresse du musulman et vous avez trouvé ce doua quelque part inshallah le doua de ne pas dire law de dire plutôt ومشاء ومشاء il dit le prophète وسلم, الشيطان, car le mot لو, si seulement Ou j'aurais dû ou n'importe quel autre équivalent, ça ouvre la porte aux actions du shaitan. C'est quoi ça Les actions du shaitan Les actions du shaitan Souvent c'est des actions du cœur ici, hamel ou le c'est les plus graves des actions. Là où ça du shaitan qui va nous ouvrir la porte vers les mauvaises actions comme el jazaa, jazaa ici c'est la une forme de panique ici et de d'inconfort envers le passé ou bien envers ce qui se passe. Ou elle ajoute l'impuissance dans quelqu'un qui dit toujours ah si seulement si seulement il va être trop relié au passé il va devenir ici impuissant sa volonté va être affaiblie parce qu'il va se sentir quoi incapable de changer l'histoire parce qu'il regarde le passé alors que s'il travaillait sur son présent sur son avenir inshaAllah il y a beaucoup de choses qu'il pourra changer mais il n'est et subhanahu wa'taala walham Et le blâme, ça ouvre la porte ici au blâme aussi, que ce soit se blâmer soi-même de façon injustifiée encore une fois, surtout pour les chances de la dunya, pour les chances de la akhira. Oui, il faut se blâmer jusqu'à ce qu'on fasse la tauba. Le jour qu'on fait la tauba nasouh définitive, confirmée, comme on a dit, on peut oublier le passé, Inch'Allah, Azza Mais tant qu'on fait le haram, il faut se blâmer pour regretter, pour que ça nous pousse vers Tauba. Mais pour les chances de la donner, il faut pas se, faut pas se blâmer, ok? Parce qu'encore une fois, on n'est pas parfait, on n'est pas divin, on n'est pas Allah Azawajal. C'est Allah Subhanahu Wa Taala qui est le Nous, on va toujours faire des erreurs, on va toujours faire de mauvais, de mauvais choix. Donc, quelqu'un qui va se blâmer d'avoir épousé la mauvaise personne, d'avoir fait le mauvais commerce, d'avoir fait les mauvaises études. Tant qu'il n'a pas fait de haram dans le processus en tant que tel, il n'y a pas lieu de lieu de se blâmer ou parfois aussi de blâmer les autres. Donc, parfois, si seulement j'étais là, telle chose n'aurait pas été faite, telle erreur. Parce que c'est eux qui étaient là. Donc là, je vais commencer à blâmer les autres, encore une fois, parfois de façon injustifié, ou la frustration ici, l'opposition au qadar d'Allah, tout ça c'est parmi les actions de Shaytan et le fait de dire là où ça ouvre la porte vers ces actions. Est-ce qu'il y a des questions avant de terminer, Inch'Allah, Azza wa Oui, euh, oui, on va mettre on va mettre à jour le fichier, le nouveau fichier des mots clés sera mis dans euh, les prochaines les prochaines heures cette semaine Et aussi il manque l'enregistrement seulement de la dernière séance ça sera mis inshaAllah, subhanahu wa taala. Wa alikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb, waAllahu taala a'la wa a'lam. Nous c'est wa sallim wa barak ala Muhammad wa ala wa